Et eh bien le bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Twitch et Nexen, on est ravis de vous retrouver, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouvel épisode de Grand Prix. Alors voilà, vous l'avez remarqué, on a toujours des miniatures partout et toujours elles planent parce qu'à un moment donné ça ne bougera pas. Enfin, ça bouffera qu'en Alpine, aura euh, décidé de présenter, évidemment, sa nouvelle monoplace, parce que oui, c'est de ça on va, dont on va parler ce soir, évidemment, et non pas c'est de ça qu'on va parler, à un moment donné, on parle français correctement dans cette émission, en tout cas, je le souhaite, euh, mais c'est évidemment de ça qu'on va euh, discuter ce soir avec ces nouvelles monoplaces, on en a désormais 6, alors, 6 selon euh, les organisateurs... 4 selon les forces de l'ordre à peu près, c'est <rire> voilà, toujours un peu euh, un négatif, oh, on, on, ouais. on vous dira les différences entre vraie fin 2022 et euh, maquette de la FOM ou euh, quoi que ce soit d'autre, donc euh, on, on en parlera évidemment euh, bien sûr, et puis on, on reviendra aussi sur les différentes euh, les différents changements en tout cas réglementaires, parce que rendez-vous compte, nous avons enfin un format de grand prix, et on, écoutez on est le 15 février donc c'est ça va, on reste encore un mois avant le début de saison, on était large mais on sait enfin combien il y aura de sprint sur quel circuit et même si ce seront encore des courses qui détermineront la grille de départ c'est qu'extraordinaire extraordinaire. Euh, mais rassurez-vous euh Les statistiques sont bon fondé, donc tout va bien. C'est le donneur, est sauf très clairement et je pense qu'on parlera pas mal de ça. Et on viendra aussi bien sûr ce que la FIA pourrait annoncer dans les euh, prochains jours avec eh bien euh, voilà l'enquête sur Abu Dhabi qui arrive tout doucement à sa conclusion. Et on va voir un petit peu ce que tout cela va donner. à mais écoutez, vous le voyez, c'est à droite, il est formidable. Monsieur Franck, comment ça va Salut, mais écoutez, ça va très bien. On, ça y est, on est, on est rentré dans le vif du sujet. Les F1 de 2022, on les attendait depuis tellement longtemps, depuis plus d'un an, puisque on était censé les avoir en 2021. Et ça y est, on en a vu euh, une petite partie, on a vu des vrais, on a vu des fausses, on a vu des moitiés, <rire> on a vu des cachés, on en a vu des en 3D, des réels. Voilà, c'est on va en discuter ce soir, c'est euh, ça y est, l'excitation commence à monter, et on est euh, déjà, moi je dis, assez positivement surpris sur le fait qu'elles sont pas exactement toutes pareilles comme on pouvait mmh. s'y attendre, malheureusement. C'était voilà. différence, il y a des très belles différences. Alors, j'avoue que je suis un peu dégoûté moi parce que en fait pendant plusieurs semaines donc Franck nous disais notamment voilà, faisons attention, certains vont utiliser des photos qui seront si réalistes, on aura l'impression que ce sont des vrais matchs. Je dis ben je suis mais non non, ça va, on marque toujours la différence jusqu'à ce qu'Alfactory décide de nous mettre des espèces de photos d'un modèle 3D sur la piste d'Ibola dans une espèce de, de Euh, pour ceux qui ont, qui ont la RAF et qui ont joué à ça il y a très longtemps on aurait dit le jeu Grand Prix World sur PC <rire> qui était un jeu de management où c'était en fait des F1 et tu es voyais rouler en 3D sur des photos de circuits c'était <rire> incroyable pour l'époque a ils ont fait la même chose chez, euh, chez AlphaTauri euh, c'était complètement fou Monsieur Manu, bon maintenant il est tout seul en bas ça, il, y a, il y a de l'espace, ouais. ça va, c'est bien, on a poussé des murs tout ouais ça va, écoute, j'ai un peu plus place, mais comme dit euh, comme bas dans le chat euh, je suis plus près de la sortie donc faut que je me méfie uh -huh. mais euh, non, non, écoute, ça va, très bonsoir à tous effectivement une, une semaine qui a été chargée et puis une semaine qui s'annonce chargée encore avant les essais de, de Barcelone. Donc euh, voilà, plein de plein de choses à débriefer, plein de nouveautés, plein de d'enseignements déjà en tout cas euh, visuels donc euh, ça commence bien. Rappelons moi chama ce ne sont pas des essais à Barcelone s'il te plaît, respecte un petit peu euh, les éléments de langage. Bon dieu, ils Mais... ont mis le temps de le faire. Du coup, j'ai une question si la euh, Barcelone c'est un shake down qu'on fait les équipes aujourd'hui après check down vraiment faut suivre <rire> je comprends pas tournage promotionnel voilà Filming Days c'est pas compliqué <rire> euh, ah bah tiens Clovis justement qui alors là Clovis tu es en, en plein dedans petite question toutes les équipes ont-elles prévu un shakedown un vrai pas celui de Will Buxton si oui lesquels on <rire> a on déjà apprécie. fait on apprécie le tac rendez-vous compte que désormais on a une liste alors vous savez bon, on a une liste vous vous connaissez hein, au Moyen-Âge les fameux les fameux parchemins qu ont déroulé sur 300 km ça c'est la liste de, des gens qui ne viendront pas dans le Racing Café mais la liste commence à s'allonger dans Grand Prix aussi maintenant on sait qu'il y aura pas Will Buxton euh, international c'est le truc c'est voilà, dommage j'aurais adoré une émission Grand Prix Just imagine the car outside c'est bête non, on, on, dans ouais. on va finir avec notre championnat parallèle à nous hein. Exactement. Vous <rire> ah, eh, vous rendez compte, il n'y a rien qui ressemble à Grand Prix dans l'univers, de... parce qu'ils font leur truc tout, tout seul. C'est-à-dire que personne ne veut dire chez eux. Il même pas qu il de quoi ils de toute façon. Donc, c'est assez compliqué. Euh, mais effectivement, Manu, il y a des équipes qui ont, ont fait quelques-uns des, des, des vrais shakedowns. ont fait rouler <rire> la voiture sur quelques kilomètres. Mmh. Ouais, ouais, alors, euh, qui, qui donc <rire> ben, On a eu des shakedowns de Williams et Alphatory aujourd'hui. Williams qui a d'ailleurs montré sa nouvelle voiture que par ce biais-là, puisque... Euh, La présentation de 14h était une présentation sur le modèle de la FOM, mais au moins, ils ont pas fait comme Red Bull. On a attendu à peine une heure et demie ou deux heures de plus pour avoir la vraie voiture en photo, qui, effectivement, est très différente du modèle FOM et très différente de ce qu'on a vu chez les concurrents. Euh, il y a eu un shakedown pour l la l'Aston Martin la semaine dernière. Euh, et puis, donc pour l'instant, c'est tout. La, la McLaren n'a pas encore eu de check shakedown. Euh, la Haas non plus et la Red Bull non plus. Donc, euh, on n'a pas le... On n'a pas d plus d'infos que ça, en tout cas, pour l'instant, il n'y a que trois compris ont la piste. On n'a pas encore vu d'image de l'AlphaTauri, mais ça ne saurait tarder. et Romeo aussi, Emmanuel. Oui, pardon, Alpha Romeo aujourd'hui, effectivement, et c'est ça, c'est la troisième, euh, qui, elle, pour le coup, n'est pas n'est pas présenté mais elle a eu a eu son premier roulage. Oui, et ils font toujours ça la même date, plus ou moins, on a remarqué, parce mmh. qu'il y avait euh, le 14 février, à chaque fois, ils faisaient toujours avec le petit logo en cœur, tout ça. Euh, bah, ouais, on est tombé le 15 cette fois-ci, donc tout va bien, c'est que au moins, euh, euh, tout fonctionne. Aston Martin ah, avant qu'on qu parle réellement des, des voitures toi mais j'aimerais quand même euh, leur dire euh, un grand merci un grand bravo je suis à ça de remplacer le poster par un poster Aston martin ou alors juste laurenroll qui me regarde comme ça mais euh, le, la qualité du, du, du contenu qu'ils ont publié la semaine euh, de leur oui. la semaine dernière pendant leur présentation et toutes les photos du shakedown tout ça c'était superbe euh, parce que là où les autres bah, ne jouent pas le jeu ce qui est normal Euh, puisqu'on cache des truc stone ball bon on a montré pas mal de choses et au moins euh, c'était euh, très euh, très ouvert vers voix qui nous demande ça c'est quoi un shakedown alors attention shakedown tu vois c'est le truc où tu roules les comme ça et puis après c mais c'est pas pareil là en fait le shakedown le, le, le, le, le mot a été fait simplement ça veut vraiment dire shake down donc on, on, on dévermine c'est un déverminage si vous voulez le terme en français on dévermine la voiture c'est à dire qu'on fait rouler la voiture sur quelques kilomètres, simplement pour voir que tout fonctionne dedans. Parce que, euh, et en plus c'est d'autant plus le cas depuis 2014 avec les nouvelles unités de puissance, il euh, faut pas croire que c'est des Legos et qu'on fait que brancher tout ça et puis on met ça, ça roule, non non, ce pas comme ça que ça fonctionne une Formule 1 il faut voilà, faire en sorte que tout fonctionne directement euh, et que, que le moteur eh bien, euh, fonctionne sans aucun raté qu'il n'y ait pas de problème, de synchronisation entre la boîte et le moteur tout ce genre de choses, donc on fait ce, ces quelques kilomètres histoire de voir que tout fonctionne euh, au niveau des, euh, des composants internes et ensuite on part sur des essais euh, de, de plus longue durée Le check-down que... de la Forme c'est un espèce de truc marketing vous en faites pas mais au okay. sens littéral check ça veut dire secouer quand même Et secouer ça veut dire est-ce que ça veut dire ça veut dire on secoue la voiture c'est qu'on on va chercher les, les défauts d'assemblage les, les Grimlins, gremlins qu'on appelle ça aussi mm. en, dans, dans les termes dans les termes techniques c'est-à-dire tous les petits euh, bugs tout ce qui pourrait effectivement tomber en panne rapidement euh, tout ce quoi tout ce qu'on peut essayer de cerner sur une demi-journée euh, pour rectifier le tir avant d'envoyer effectivement la voiture euh, en Espagne pendant trois jours parce que voilà c'est C'est l'avantage effectivement de ces de ces petites sessions de, de roulage qu'on appelait check avant qu'on appelle maintenant filming days ou le tournage promotionnel. Bah tu finis en devoir voilà, quels sont les, les petits euh, ajustements, les ajustages à faire ou les petites pièces qui auraient, qui auraient été mal qui auraient été mal conçues qu'on a le temps de rectifier avant d'envoyer ça sur les, les plus gros tests euh, la semaine prochaine. Et, et dire qu'avant l'arrivée de tous ces foutus garagistes anglais, c'était Enzo Ferrari lui-même qui secouait la voiture parce que euh, Ferrari c'est un homme de poids <rire> il, il prenait toutes les avec le pied dedans Phil il en a des souvenirs extraordinaires <rire> euh, euh, c'était voilà c'est quelque chose qui on pourrait croire que ça n'est plus forcément nécessaire et c'est vrai que maintenant ça roule en général euh, euh, voilà on, on a 100 km et toutes les équipes font ces 100 km mais ça peut toujours être utile et euh, imaginez voilà vous envoyez la voiture à Barcelone et vous vous rendez compte à Barcelone qu'elle fonctionne pas correctement vous perdez des journées des journées et c'est du temps qui n'est pas euh, qui, qui, qui n'est pas rattrapable donc c'est important de faire certaines choses même oui. si la voiture euh, fonctionne en fait il faut quand même prendre du temps pour ça et vu que c'est des roulages qui sont souvent à une vitesse limitée parce que ça sert à rien de tirer dessus c'est quand même des roulages qui prennent du temps donc euh, c'est du temps qu'ils n'ont pas forcément en essai surtout avec le nombre de choses qu'il y aura à voir au niveau de la, de la performance et des réglages à Barcelone puis à Bahreïn donc euh, c'est vraiment utile et justement on demandait dans le chat est-ce que c'est euh, est un peu dangereux les équipes qui risquent pas en faire effectivement ce sera du temps perdu à Barcelone tout simplement avec le risque en plus de perdre plus de temps s'il y a des problèmes à régler en fait cette année le shakedown est très important euh, moins que celui de 2014 comme tu disais effectivement euh, Michael ce qu'elle a effectivement en 2014 on avait les les V6 sur hybride alors là, ça a changé totalement la la conception de toute la partie interne de la, de la voiture cette année ça elle d'autant d'autant plus par rapport aux 7 années précédentes c'est qu'on garde la partie V6 sur hybride mais toute l'intégration a dû être revue à cause de la carrosserie qui a changé donc en fait Les check de cette année sont surtout concentrés sur le fait qu'on a bien réintégré tous ces éléments mécaniques qui eux n'ont pas tellement changé, c'est radiateur moteur, système hybride, euh, n'ont pas vraiment bougé par rapport à l'année dernière, mais ils ont tout tout a dû être réagencé. Donc euh, voilà, c'est plutôt cette partie-là qui a été euh, vérifiée euh, pour les équipes qui ont déjà commencé à rouler. C'est le rencontact le dit après tu as avec Tanville parce qu'ils ont pas de voiture à Barcelone. Ça je voilà, on, on salue évidemment ce merveilleux épisode de Drive to Survive avec Padillo. On salue d'ailleurs Padilo, s'il si nous écoute. Ah, plus que ça <rire> faire, maintenant. Bah... vraiment Padilo, je sais pas, mais... C'était incroyable, vraiment... Euh... Mm. <rire> Mecca, bonjour. Oui, ça n'a pas fonctionné. Au revoir. Oui, allez, je, je me casse. Mais ce que je peux faire un comique dit que c'est moi qui pars. C'est important. C'est pour mon écho, s'il vous plaît. Euh... Mais du coup, ces présentations, elles sont donc au nombre de 6 désormais, puisque Williams a présenté sa FW44 aujourd'hui. Et on a débuté avec la AS. Oh, on a débuté avec, en tout cas, on a débuté avec des images en 3D. C'est pas mal. Hein. Ils ont ils ont payé leur licence 3DS Max, donc ça fait ça fait plaisir de le savoir. La AS VF22, qui a globalement la même décoration glandardée hein c'est c'est l'avantage je l'ai dit parce que euh, j'ai vu que ça s'est battu sur les réseaux sociaux parce que tout le monde sort il y de son petit tweet maintenant vous savez on est là pour c'est de faire un petit peu de ça et tout le monde dit oh, c'est la bonne image et donc tout le monde en profite pour dire mais non puisque les voitures sont totalement différentes ça permet de euh, bien mettre cela à plat mais on va pas se le cacher classe quand même bon c'est une, une livrée qui reste la même ça a été relativement joli. Euh, et Franck, on a, on a quand même voilà, c'est pas la version de la Fobe totalement mais il y a quand même des, des petites choses qui ont été faites sur cette voiture mais on sent quand même qu'ils ont pas encore euh, ils pas encore fini de la construire ça se trouve hein. Oui. Alors, As a ça bien précisé au moment de la présentation de ces rendus 3D, alors je pense qu'ils ont dû attendre effectivement euh, que les équipes annoncent leur date pour griller un peu la politesse <rire> comme toujours euh, en envoyant des photos euh, si possible avant tout le monde et ils ont réussi encore une fois cette année. Alors, c'est rendu 3D effectivement sont c'est une itération, ce qu'on donc un, un calcul de la monoplace qui est pas définitif, c'est-à-dire que même les rendus 3D qui ont été fournis ne sont ne seront pas ceux euh, de la voiture qui sera construite et présente euh, alors soit lors d'un shake down, je sais pas s'ils auront le temps d'en faire un, soit euh, lors des essais de Barcelone. Donc c'est-à-dire que même ce qu'ils ont montré en 3D, ça sera pas du tout la forme définitive euh, de la voiture qui sera qui, qui roulera. Donc en fait, ils ont ils ont encore moins montré que les autres. Donc euh c'est compliqué de, de se faire une idée effectivement de ce que de ce que sera cette cette voiture donc de l'analyser donc ils sont plus cachés vraiment, vraiment tout ce qu'ils voulaient dessus puisqu'on on n'a pas de est-ce qu'on a les élérons définitifs est-ce qu'on a l'entrée euh, sous le sous le fond plat qui est définitive devant au niveau du titray est-ce qu'on a la boîte à air définitive c'était très... voilà avec euh, avec Manu quand on a reçu les photos on a dit bon c'est pas malheureusement pas analysable on a effectivement traité euh, mmh. ce qui nous ont fourni mais tant qu'on n'a pas vraiment vu la, la voiture euh, telle qu'elle sera en piste c'est très difficile à dire on peut remarquer et... quand même que l'aileron avant est très prononcé par rapport à, ouais. à, par rapport aux autres ouais. euh, les pontons sont un peu plus resserrés euh, après le reste euh, voilà on, on sait pas du tout à quel niveau de réalisme euh, ce qui a été fourni et et, et sera la voiture le, le museau est très euh un peu par... plus carré que les autres. Ouais, ouais c'est ça, il fait très il fait ouais. très sommaire. Moi vraiment quand je l'ai vu de face comme ça, je me suis dit on est en 92. Vraiment ça va raplisser. C'est <rire> c'est ça ces là. Euh... il a l'air assez plongeant aussi. Après je pense que les pontons sont plus ou moins la version définitive dans le sens où ils ont vraiment travaillé quand même au niveau de leur forme, de l'emplacement des, des entrées d'air et de la façon dont elles sont euh, dont elles sont formées. Mais effectivement, il n'y a pas enfin, euh, elle me semble un peu limitée en refroidissement notamment et euh, sur le travail des pontons donc euh, je pense qu'il y aura pas mal de choses différentes quand il arrivera, après le museau il y, y a possibilité aussi que ce soit la, la forme qu'il aura il y a Hervé Aicros qui veut dit, ah ça va rouler avec le châssis fourni par les Fiat façon on met un moteur dedans et puis ça <rire> pas. un petit shakedown pour être sûr et puis... <rire> et puis quel ouais. shakedown du coup ah, mais on, on en plaisantait parce qu'avec les 10 maquettes envoyées par la FOM s'ils n'en rapatrient euh, <rire> les 10 ça fait 5 équipes de deux voitures hein, donc on peut passer à 15 équipes cette année ouais <rire> Bah ce qui a dit un rendez-vous quand on a plein de pièces détachées, on a tout ce qu'il faut ils peuvent se cracher les deux là mais ils vont se faire plaisir à être merveilleux. Euh du coup, je en même temps là, ça va faire les mêmes temps que les fin de 92. Ouf, violence et en 92, ils avaient euh, direction assistée, euh, traction control, la BS, suspension active, suspension active surtout. Extraordinaire ça fait. Euh, les maquettes ont elle pas chappé passer le crash test, <rire> ça aurait été hilarant. Ils ont ils envoient les voitures mais après le crash test. Parasse, il réceptionne une boîte des porçons de, <rire> des des et t'as Gunther et tu fais l'écoute <rire> nice. d'ailleurs on a trouvé aujourd'hui moi je suis désolé mais Just Capito euh, concurrent à Gunther Steiner dans l'accent allemand hein, moi j'ai beaucoup aimé euh, ouais, ouais, très, ouais. euh, très impressionnant et puis, euh, et puis <rire> en plus ce qui est bien c'est que Just Capito quand on lui donne une consigne qui est de donner la voiture en un mot, il te fait une phrase de 14 syllabes à peu près euh, super longue c'est insupportable pour t'expliquer sans expliquer pourquoi tu n'as pas vu la voiture Donc ça c'est quand même très fort <rire> puis on salutu à Alex Madbon qui nous a complètement en disant qu'elle était bleue moi je suis tombé de ma chaise c'était <rire> ah <rire> terrible euh, alors après as on fera on donnera notre avis après sur les sur les moloplaces mais on va les, les présenter sommairement alors bon je, je vais vous la montrer l'arrêt la de bullelar b 18 de Oracle et Red Bull Racing. Enfin, là, normalement, euh, vous allez reconnaître le modèle de la FIA. Ils ont c'est pas surprenant finalement que ce soit euh, l'équipe euh, du champion du monde pilote qui euh, qui a eu besoin, on va dire, de de recourir à ce à ce système mais effectivement voilà, la, la, la fausse Red Bull RB18 du coup parce que bon on va dire que c'est la livrée euh, qui a été présentée du carton rouge pour moi. Ah oui, Carton Quartan... rouge pour Red Bull. Euh, ben, ils annoncent une présentation de l'RB18, ils nous nous il me quête femme à 100% sur la mmh. sur la scène juste avec la livrée autant annoncer la livrée c'était vraiment une présentation uniquement marketing euh, donc euh, voilà c'est bah tu, tu veux dire quelque non, chose Non en fait j'ajouterais juste un deuxième carton rouge parce que hier encore ils communiquaient en disant oh là là on est super content de pouvoir regarder la, F la RB18 des genre de choses donc bah, eux, ils, ils peuvent vraiment faire. ils communiquent ouais c'est ça mais alors, avec une photo de la, de la maquette mais du coup euh mmh c'est vraiment, vraiment. Vrai, vraiment les, vrai les 8 est tellement pas prête qu'en fait elle est elle, ils sont encore en train de travailler 24h sur 24 dessus mmh. lo marco et ils savent même pas s'ils ont temps de faire un check down donc, euh, donc on était loin de la de laavoir mais au moins euh, avoir un rendu 3d comme comme ce qu'a fait l'équipe sour alphatori donc je pense qu'ils doivent avoir les mêmes équipes les mêmes logiciels de design euh, pour au moins donner un, un aperçu de ce à quoi ça pourrait ressembler là je suis désolé en termes en termes de, de labellisation de, de l'événement dire que c'était la présentation de laairb 8 pour moi c'était vraiment totalement faux ça a vraiment mis en avant oracle voilà qui va verser quelque chose comme 500 millions de dollars sur l'ensemble du, du partenariat donc ouais. ce qui est, ce qui est énorme euh, voilà qui, qui présente vraiment l'aspect marketing de la chose et pas et pas dire c'est l'herbé de vite à l'heure que là c'est c'est vraiment prendre les gens pour des guignols je trouve et pour les, et les fans de f1 aussi c'était je trouve ça vraiment pas cool euh, autant repousser décaler pour faire une représentation de quelque chose qui ressemble après à quelque chose parce que mercedes va totalement jouer le jeu pour euh, vendredi, donc je prends Mercedes parce que c'est les rivaux directs hein, par rapport aux championnats précédent euh, on sait pas ce que fera Ferrari jeudi, mais vendredi, Mercedes, c'est une présentation sur toute la journée avec vraie voiture à 10h, euh, roulage roulage juillet cool. à Silverstone, check down, et tout sera, et tout sera montré. Euh, si la voiture n'est pas prête, n'annoncez pas le printemps de, de la voiture. Euh, mmh. annoncer une présentation marketing donc moi c'est un gros c'est le premier carton rouge pour les champions du monde de pilote voilà. moi je suis tout à fait d'accord avec Ben Loeb qui nous dit j'aime bien ouais. Christiane qui a même dit la voiture que vous verrez en piste ne ressemblera peut-être pas à celle-ci tellement de développement rapide <rire> évidemment qu'il est con <rire> c'est le <juste> jeu ressemblera <rire> <n> pas <rire> disons si elle ressemble il faudra s'inquiéter sur le niveau de Red Bull parce que ça il va être <rire> j'ai hâte de voir les les avis les analyses de Rosebrand après les Grands Prix du coup cette voiture que nous avons conçu vraiment il sera content quand même il ne fonctionne pas si mal c'est pas mal c'est plutôt content c'est terrible Aurac l'a payé 4 de budget plafonné oui c'est ça alors un rappelons que le budget plafonné c'est que le budget technique entre guillemets parce qu'un budget d'une équipe de FA ça va bien au-delà de tout ça c'est sans les pilotes sans le management sans le marketing sans la logistique et tout ça c'est vraiment que la partie développement technique c'est assemblage de monoplaces, conception et tout ça. c'est ah ouais, euh, ouais. ce qui est un peu bête. Franchement, c'est du coup dans les 500 millions, on a pas mal de marketing, bah ils auraient pu faire un événement, ils pu faire un bel <rire> événement, vois, événement, je sens que le budget de Oracle, il va surtout être là pour financer Red Bull Power Trades. Aussi euh, oui, les recrutements, c est, c est. les infrastructures, la mise en place, le travail en plus et à mon avis, ça va vraiment servir à la mise en place des bancs d'essais et ce genre de choses. Bah moi ce qui ce qui m'a embêté en plus avec cette présentation, c'est qu'on est qu enfin c'est une F2, c'est littéralement vous prenez les décos des F2 depuis euh, 4 ans et puis voilà, on est c'est pareil. Euh, rien ne change vous y a marqué vos racks sur le côté il y a HRC voilà, super oui bah, bon super mais bon c'est des stickers hein, jusque là c'est on aurait pu penser à un petit à un petit twist quoi comme sur les Red Bull KTM qui euh, voilà maintenant on, on intègre le blanc vous pouvez imaginer une petite différence bon voilà c'est pas du tout le cas et je suis désolé je pense que vous allez être d'accord merci quand même pour toutes les personnes qui ont pris le temps de la faire fuiter sur internet avant parce que la présentation euh, je n'en pouvais plus avec l'autre qui okay. fait et attention la Russie il a 18 tout ça pour nous mettre juste un truc avec les tweets de tout le monde et pour marquer oracle en gros et dire et hey, on va parler maintenant de, pendant 45 minutes d'oracle s'il vous plaît. Ouais, non, ils ont ils ont passé une demi-heure à faire du, du teasing un peu foireux. C'était vraiment pas ce qui a fait ce qui en fait le mieux en, en termes de de présentation. C'était vraiment compliqué. Mais bon, on verra euh, bah, du coup la vraie euh, Red Bull, on la verra à Barcelone hein. ça euh, je pense que c'est euh, c'est quasiment certain à part s'ils nous sortent un, un espèce de checkdown. C'est c'est vraiment dommage. Red Bull, euh, je, je pense que vous êtes d'accord messieurs, mais il y a, quand, quand, quand tu es dans les médias, il y a genre encore 4 5 ans, tu avais ben alors 45000 photos en 10000 pixels de large enfin le truc, tu pouvais zoomer de partout, c'est incroyable. Tu avais 40 minutes de contenu vidéo où tu la voyais rouler sous tous les ans, tu avais des interviews, tu toute la saison, tu pouvais faire du contenu sur toute l'année et depuis deux ans Red Bull c'est deux photos euh, deux pots photo avec de un, un mauvais éclairage et vous vous débrouillez avec ça. Je crois que le pire c'était euh, il y a 2 ans où ils avaient carrément juste sorti la RB16 en photo une photo HD en fait de 3 car avant ou C'est ça. Je crois que c'est toi Franck qui avait fait je sais pas combien de, de découpage pour qu'on ait l'impression <rire> qu'il y avait une galerie complète. <rire> découpage de sur tous <rire> les angles que j'ai fabriqué. Au moins elle était en 1000 pixels <rire> la photo mais bon. Oui oui, euh, en HD. Euh qui me est... demande est-ce que la fille a livré un modèle 2022 à toutes les écuries oui hein. Oui. Euh, oui. c'est effectivement voilà pour la besoin promotionnel et du coup pour l'instant euh, seuls Red Bull et Williams sont utilisés. La, la vraie maquette en tout cas euh, ouais voilà, celle qui, qui existe. Les autres l'ont utilisé parfois comme euh, Formula enfin, plus utilisé pour euh, comme l'avait fait AlphaTauri je crois d'ailleurs au début. Ah non, AlphaTauri a directement montré la vraie quand même si je dis pas bêtise. Ouais. Ouais, ouais. a utilisé euh, donc, la vraie, et surtout AlphaTauri a fait des, des des photos un peu euh... Un peu, je crois en Italie, il y un peu classe et tout ça, et c'était aussi la vraie voiture, c'était pas modèle téléphone donc eux, ils jouent le jeu à fond aussi, a priori, c'est bien la, la voiture qu'on voit en, de, sous tous les angles. Euh, après, du coup, la Red Bull, on a eu, alors là, celle qui a quand même marqué pas mal de monde, et euh, la, la première vraie fin 2022, du coup, là, où on mmh. était là, elle était présente, on pouvait la toucher ça si avait besoin, elle était là, la l'Aston Martin AMR 22, euh, qui, évidemment, n'est plus rose, hein, ça, c'est normal, puisque maintenant, c'est Alpine qui va avoir le droit... De d'avoir BWT absolument partout. Euh, mais du coup, finalement, messieurs, on a la, la livrée qui était prévue euh, l'an dernier, mmh. avant que BWT ne remplit euh, au dernier moment. Euh... Avec un verre un peu plus soutenu pour la télévision, effectivement, qui se distinguera un peu plus du, du noir de Mercedes. Mmh. Non, normalement, on va voir, voir effectivement ce que ça donne sur les photos à la télévision, mais c'est vrai que, au tout début, quand on devait euh, repérer les pilotes en piste, on avait un peu de, on avait un peu de mal... Hein. Euh, les accents jaunes aussi sont là vraiment pour vraiment pour la distinguer aussi et voilà pour moi c'est pour le coup on passe du carton rouge au carton vert parce que c'était pour moi la la meilleure représentation avec euh, avec celle de McLaren aussi on en a, a l'air après où enfin, il y avait full access aussi bien lors de la présentation et on a vraiment eu la vraie voiture que le lendemain où il y a eu le shakedown avec beaucoup de beaucoup de photos qui ont été diffusées on n'a rien cherché à cacher et je trouve ça d'autant plus euh, sympathique pour les fans c'est que à l'heure actuelle, aucune des équipes ne sait est, qui a le meilleur concept. Donc je veux dire, c'est pas en dévoilant maintenant une voiture qui est à 80 même, même ne serait-ce qu'à 95% euh, la vraie euh comme vous dire ah bah ça c'est bien, ça va copier ça maintenant. Non, on n'a même pas testé son propre concept en piste. Donc euh, oui. donc voilà, moi pour moi, il y avait pas de raison de cacher outre mesure enfin beaucoup trop les, les F1 euh, lors de ce et Aston Martin l'a totalement compris et, euh, et c'est d'ailleurs avec entre stone martin et ensuite mclaren qu'on a vu des, des grosses différences sur uh, sur, sur ces sur cf1 donc on, on en parlera aussi uh, tout à l'heure mais uh, voilà c'est ces oui effectivement sur, sur les pontons qui seront impressions ouais. ces pontons ils sont, ils sont très très très très, très élancé très ils vont, ils vont jusque très loin sur la carrosserie par rapport à, à mclaren ou williams où ils s'arrêtent beaucoup plus tôt évidemment des, des philosophies différentes sur cette, sur cette zone là qui uh, qui seront très très intéressantes à étudier uh, mm -hmm. cette année et voilà, moi je la trouve absolument magnifique cette voiture. Euh, ce verre Aston Martin, euh, vraiment, il, il ressort il ressort vraiment bien, c'est d'ailleurs mon fond d'écran. Voilà. Je, je, je, je suis pas du tout un fan spécialement d'Aston Martin, euh, voilà mais je, je trouve voilà, qu'ils ont vraiment réussi le, leur design, leur présentation, euh, la façon dont effectivement ils ont présenté euh, tout ça à la, aux fans, à la presse, je trouve ça vraiment... Euh, voilà. ça, ça c'est Pour moi, c'est une présentation réussie, je pense qu'on aura quelque chose d'à peu près similaire, je l'espère, du côté de Mercedes euh, vendredi. En vous mettant cette euh, cette photo, par contre, moi, je vous l'avoue, je vais mettre beaucoup de temps à m'habituer aux ailerons arrière. Parce que <rire> j'ai fait dire, bah regardez, il manque, une, il manque une dérive, il y a eu un accident pour... Non, attends, non il n'y a plus de dérive, voilà. c'est terminé. C'est d'ailleurs quelque chose qu'on peut déjà souligner maintenant, parce que euh, ces ailerons arrière sont vraiment quasiment tous similaires dans leur forme entre toutes les enfin aussi bien même l'aileron avant l'aileron arrière, il y a très peu de différence sur toute la partie dérive. On sent que la FIA a vraiment cadenassé à mort le, le règlement de ce côté-là parce que voilà, il y a pas de dérive possible, il y a vraiment une forme qui est vraiment très similaire entre toutes les toutes les toutes les équipes pour présenter présenté la voiture jusqu'à présent. On n'a pas vu beaucoup de variations à ce niveau-là. Donc je pense vraiment que pour le coup la forme a réussi à cadenasser leur, voilà, leur leur modèle pour que voilà il y ait pas de d'outwash ou dinwash qui soit généré de ce de cette partie-là ce qui donc du coup serait plutôt positif pour les pour que les voitures se suivent de plus frais vu que c'est c'est cette là qui pouvait gêner aussi la, voilà, le, le flux d'air à, à l'extérieur de la voiture. Bon, j'avoue que je suis je suis je te passe la parole à Manu après bien sûr mais je suis vraiment impressionné par ces ailerons enfin je trouve que c'est une prouesse de le faire c'est un bloc euh, parce que même les ailerons avant les dérives sont connectés au, au enfin font, font partie intégrante des ailettes euh, si, si on regarde de très près les ailettes en fait forment ensuite le, la dérive enfin, c'est très euh, c'est c'est très particulier et je pense effectivement que l'aileron arrière c'est tellement complexe Euh, il fallait déjà travailler sur les pontons, sur les museaux, enfin, fallait déjà construire une voiture à nouveau règlement en plus si on devait euh, s'occuper de des lerrons tout de suite sachant que il faut réussir un bloc qui fait ça, c'est quand même très euh, très étonnant. Donc euh, ça j'avoue que j'étais pas sûr ces de... lerrons avant dans, dans, dans le peloton, ça risque d'être assez sympathique aussi en termes de découpe de pneus. Bah, que il disait qu'avec les pneus des Upos, ils ont beaucoup de mal à voir où est les lerrons justement et vu qu'ils ont pas encore les gabarits en en tête dans le simulateur ils ont beaucoup de mal dans les virages serrés et notamment sur les circuits urbains apparemment à, à comprendre où ils mettre les roues quoi donc ça va être sa première ouais. mais <rire> à, moi, ce que, que j'aime vraiment beaucoup au final c'est de la disparition de, des gros barges bord hyper complexe euh, parce que c'était un peu des oeuvres d'art à héros tout ça c'était vrai que c'était impressionnant mais au final ça, ça, ça rendait les voitures vraiment trop chargé et et euh, et là on se retrouve avec des voitures qui sont beaucoup plus euh, homogènes en fait donc ils sont beaucoup plus euh, design et vraiment plus euh, ouais plus homogène à regarder à la fois sur la forme du capot qui est beaucoup plus enfin le capot arrière des, vo des voitures précédentes était un petit peu trop grand et euh, le fond plat était un petit peu trop aussi large vu que vu d'en dessus et là on se, on se retrouve vraiment avec des formes vachement harmonieuses donc forcément ça fait euh, ça fait quelque chose de beaucoup plus euh, un ensemble beaucoup mieux réussi. Après moi j'ai peut-être plus de mal à m'habituer à la taille des roues parce que je trouve que quand les voitures roulent Les roues sont vraiment énormes par rapport à, euh, au reste de la monoplace en fait bah, surtout sur l'Aston. stone c'est à dire que comme mmh. le nez est très très très haut mmh. euh, c'est vrai que ça fait assez particulier alors je pense pour les ronds en arrière euh, parce qu'on parlait on voyez dans le chat euh, c'était à poste qui me demandait toujours du mal imaginez le dér sur ces voitures regardez sur la photo que je vous mets actuellement je pense que vous voyez les lettres principales le mmh. flap principal rond arrière sur chaque côté, vous avez un petite partie grise, je pense que c'est là en fait qui elle ça la... s'ouvre ouais, ouais, ça, ouais. se... ouais, ça... ça se connecte ouais. en fait à la grande dérive de côté. Donc euh... et la partie euh... ronde justement, elle est c'est pour ça que c'est un petit peu la même chose sur toutes les voitures parce que la partie ronde en fait, elle est plus ou moins réglementaire comme ça, donc il euh, y a pas de choix. Après euh, moi j'ai vu les c'est dans la vidéo qu'a qu fourni Aston Martin aux médias euh, de leur check-down, euh, ils sortent quand, la... quand ils sortent la voiture du, du camion, elle est il n'y a pas de flasque sur les sur les sur les roues on voit les jantes donc fournie par en bbs par bbs en standard à toutes les équipes ce qui, ce qui ressemble à des gens classiques bbs en fait elles sont magnifiques je trouveai moi je trouve, je trouve dommage du coup c'est que cf ces 1 elles ont des, des flasques un peu il font un peu galette galette de, de, de, de voiture de, de, de route voilà vous avez, vous avez créé mettez votre galette c'est un peu ça quoi c'est Ces flasques qui sont un peu un peu bizarres alors euh, peut-être qu'il y, y a eu des petits trous aussi donc, on suppose que les petits trous c'est fait pour pouvoir retirer le, le flasque et la pour le changer mais ça fait ça fait vraiment euh, voilà ça fait vraiment roue de route de secours quoi donc euh, moi aussi j'ai un peu de mal à, de ce côté-là Ouais, je... ouais. c'est pas très harmonieux après ça dépend euh... c'est tant que personne les ait vraiment peintes pour l'instant Mais McLaren a mis du bleu dessus Oui oui c'est ça McLaren a fait juste une... <coughs> après euh, ouais c'est c'est dommage parce que les flasques carbone comme elles étaient en 2008 2009 c'était très beau mais les équipes essayent d'en faire des des éléments aéro donc je pense que la la FOM a fait un modèle un modèle un peu plus classique et un peu moins qui déborde un peu moins de la roue on va dire mais euh, effectivement ça fait un peu cheap après c'est bizarre ça rendu genre le rendu de la l'alphatory euh, je sais pas comment ça en piste mais il me semblait pas mal et par contre c'est vrai que sur la Aston je, je sais pas si parce que la voiture est vraiment euh, très belle à côté mais ça fait un peu cheap ouais. C'est assez compliqué, mais bon, on verra évidemment ce que ça donnera quand ce qu'on tout en piste, avec toute la même luminosité et tout genre de, de choses, bien sûr. Est ensuite venu la McLaren MCL 36. Euh, messieurs, je vais pas vous le cacher. C'est une voiture, pas un vélo. Hein. Voilà, oui, c'est marqué <rire> vélo en gros dessus, donc déjà, on va leur dire que non. Deux fois plus gros. <rire> um, et Revoyez puis, vos classiques. Quand, quand j'ai vu le, le la, la fuite sur les réseaux sociaux, je suis quand même dit... Par pitié ça n'est déjà ça n'a jamais été le cas en tous les dans toute l'histoire du truc et une vraie fuite qui ne marche pas mais là, est ce, -ce qui pourrait je être trompé parce que ça va le vélo m'agresse vraiment alors on sur la majorité des grands prix on ne le verra pas puisque c'est une marque du groupe BAT euh, donc euh, lié à, à la cigarette mais mais mon dieu que c'est trop gros Ouais, autant autant Williams ils ont trois sponsors et les sponsors sur le grand tout petit autant McLaren <rire> ils ont mis une espèce de là ont 40 les sponsors partout sur cette voiture et ils en ont mis un en, en taille ponton donc ouais, c'était un peu un peu tout c'est vrai que la version sans le sans le vélo justement est très jolie. Rendez-vous vraiment... compte qu'il y a des sponsors sur les bras de suspension aussi on, ouais. on les distingue j'en sais sans ouais, mon partout. Ça, Brand, est... il a bien travaillé ça c'est pas ouais. Toshi. Maintenant ah. est-ce que les ingénieurs ont bien travaillé Elle est, elle, est, elle est sympa comme cette mclaren je trouve qu'elle a, elle, elle a oui. des choses très innovantes notamment euh, bah, la, la suspension avant qui est à qui attirange pas poussoir donc là je laisserai à manuel technicien expliquer hein, un peu, un peu plus euh, cette partie là moi euh, bon, effectivement c'est un petit peu l'intégration du bleu alors c'est vrai que tout le monde avait adoré la livrée golf euh, de, à monaco l'année l'année dernière et donc euh, McLaren a voulu faire un petit peu plaisir entre guillemets à ses fans en rappelant cette touche de bleu pas pour pas parce que golf payait plus hein, parce que golf euh, paye la même chose cette année Euh, mais je trouve là voilà, je trouve qu'il est pas forcément très très bien intégré ce, ce bleu c'est bon, c'est un avis assez personnel euh, sur l'aile arrière pourquoi pas sur le côté c'est un peu dérangeant maintenant voilà, ça il faut il faut avoir' si, si, si faire hein, ce, cet orange un peu plus fluo récent ah ouais, c'est ouais, c'est le fluo ouais, c'est la, ouais, la fluo papaya maintenant ils appellent ça c'est ça ouais officiel, vous aviez le Grinardo évidemment chez Audi, <rire> fou, chez Renault aussi. J'ai rangé avec la dechaux bien <rire> sûr, ne nous pas. Pardonnez-moi, je me suis trompé, il y a deux il y a deux sponsors sur les par de suspension avant. <rire> Quand même extraordinaire, c'est rendez-vous contre même les les petites Z au sud des roues, ils ont 1000 logos. Euh, du kiwi dessus il euh, y, des, des y a des sponsors partout est-ce est Est que tu peux bien. garder cette image et mettre la, la même de la stone aussi vue de dessus pour montrer bien aux, aux gens la différence de, mm. de taille de des pontons ne t'en fait pas, j'y travaille <rire> voilà mais pendant ce temps, moi, ah, ça... peut, peut parler ça de la ça vision ça 40 et 50 minutes mais ça... <rire> c'est vrai que c'est super impressionnant au niveau des pontons parce que c'est si une voiture pour le même moteur mais par contre elles sont pas du tout faites pareil au niveau de de à la fois des entrées d'air et à la fois de, de, la, de la façon dont l'air va s'écouler vers l'arrière après effectivement au niveau des suspensions à, à tirant c'est euh, assez surprenant parce que du coup et c'est vraiment la philosophie inverse des trois quarts des autres équipes euh, là aujourd'hui apparemment euh, Alpha a la, sorti une voiture avec suspension à poussoir à l'avant et à l'arrière, normalement on met poussoir d'un côté et tirant de l'autre euh, c'est en tout cas la philosophie de, la, de toutes les autres équipes donc euh, en fait les, les, les suspensions à tirant normalement euh, sont un peu moins bonnes au niveau de la de la rigidité et Aston Martin disait notamment enfin Dorin chez Aston Martin disait que eux ils ont pas vu pas imaginer mettre des suspensions à parce que euh, ça pouvait trop générer de mouvements de hauteur de caisse et du coup réduire l'effet le, de sol donc euh, apparemment McLaren a trouvé le moyen de ne pas avoir de de problème comme ça et euh, McLaren juge que c'est le meilleur moyen pour avoir un meilleur un euh, meilleur flux d'air et euh, rabaisser un petit peu le centre de gravité. mais euh, après, en fait, ils sont eux-mêmes en train de dire que de toute façon, c'est un concept, c'est une tentative technique, mais que ils savent pas du tout s'ils ont la bonne, surtout si finalement, les neuf autres équipes ont des suspensions à poussoir à l'avant et que eux sont les seuls à avoir des suspensions à tirant, où là, bah, ils auront clairement une voiture qui sera totalement différente de la concurrence. C'est un choix qui peut coûter cher, en plus, parce qu'en termes de, terme de philosophie, intégrer des... Et qui ont toute la partie basculeur, euh, amortisseur en bas de la coque au lieu d'en roue, ça veut dire euh, avoir un châssis qui est qui est directement conçu comme ça et pour ça, et si euh, McLaren euh, touche, touche le Graal cette année avec cette, cette solution-là, tout le monde va devoir copier l'année prochaine, ça coûtera cher aux neuf autres équipes, si McLaren s'est planté, c'est à eux que ça coûtera ça coûtera cher de devoir refaire une, une, une affaire pour l'année prochaine, parce que, là, cette partie-là, cette zone-là, elle, elle, elle coûte vraiment très cher à concevoir, Si McLaren McLaren ont trouvé que cette distribution là pouvait avoir un, un impact intéressant pour eux parce que le gain est quand même significatif en termes de centre de gravité et de poids puisqu'on descend quand même beaucoup à l'avant, on descend comme de quasiment 25 ou 30 cm euh, juste cette partie-là il y a quand même un certain, un certain poids euh, ça peut être un pari payant après euh, voilà c'est qu'ils sont allés encore beaucoup plus loin que, que, que d'autres en termes de, de réflexion, c'était à fin 2022 Euh, puisque les autres ont gardé un, plutôt un choix plutôt classique d'avoir de, des suspensions à poussoir donc des suspensions qui sont côté en hauteur sur la monocoque a, à voir ce que ça donne, voilà bah, on n'est pas on est pas dans le secret des dieux là, c'est vraiment le vernis de la piste qui nous, qui nous dira si si c'est la bonne solution ou pas, après il euh, y, y a tellement d'autres choses qui font la différence de performance sur ces f là que ce sera même encore difficile de dire que c'est ça vient des, des suspensions ou pas donc il euh, n'y a qu'eux qui auront la réponse euh, en tout cas dans un premier temps Regardez, voilà, tada Ce ah. <rire> n'est pas merveilleux. Euh, avec cette différence très marquée au niveau des pontons. C'est vrai que c'est assez impressionnant. Euh... Ouais, tout ce qui voilà, qu pensait que les, les gens auraient des df qui se ressemblent beaucoup. beaucoup beaucoup Il y a quand même une certaine grosse zone de liberté à ce niveau-là. Ah, c'est des... un... La différence de, de, de conception, même de, de philosophie, est quand même assez flagrante. Je ne crois même pas qu'on ait vu d'autant de, de différence sur DF1 de 2021. Sur, sur cette zone-là, quoi. Voilà, on, on a plus, on a quasiment plus du tout la bouteille de coca hein chez Aston, c'est c'est euh, Alors c'est cool. creux en dessous quand même hein, ça, il y a un fluxier qui peut passer en dessous, le mm -hmm. c'est pas totalement fermé. Ça. Mais ça ça va accompagner voilà vraiment toute la toute la partie euh, voilà les, sortie jusqu'au bout. Les oui ouais. peuvent peut-être ouais, jouer leur rôle aussi euh, euh pour venir diriger le flux air plutôt vers le dessus c'est vraiment particulier okay. alors j'avais aussi eu la question de demandant si euh, c'était asymétrique au niveau de la prise d'air de la McLaren non parce que vous voyez notamment en fait deux ailettes simplement oui. qu'en bas la deuxième ailette c'est la caméra embarquée euh, mais sinon euh, voilà c'est la, la prise d'air est évidemment tout à fait euh, tout en à fait la, la, la philosophie d'Aston Martin a priori c'est de privilégier vraiment à tout prix la traînée de la voiture c'est Donc, en fait, on simplifie enfin on laisse la possibilité à l'air de s'écouler et d'aller le plus possible vers le diffuseur, justement, en faisant des canaux sous les pontons, euh, au détriment du centre de gravité qui sera forcément un peu plus haut. Là où, justement, chez McLaren, on va moins guider l'air vers l'arrière parce que les pontons sont un peu moins dessinés. Et on va, euh, par contre, en revanche, baisser le centre de gravité. Et euh, du côté du refroidissement, justement, vu qu'Aston Martin veut un arrière qui soit maximum dédié au flux d'air qui soit le plus... Euh, centrale possible vers les diffuseurs, on a mis le refroidissement sur les sur les pontons avec ces fameuses ouilles qui sont sur toute la longueur des pontons alors que McLaren justement vu que le flux d'air se dirige un peu différemment et un peu plus bas, on a mis les aérations un peu comme dans anci anciennes anciens monoplaces avec des grosses ouvertures autour de l'échappement. Comme d'Inico en plus, c'est fou de voir autant de différence entre, au niveau des pontons entre deux voitures avec le même moteur. Mmh. Il y a même encore des différences en plus avec la Williams qui a aussi un moteur Mercedes donc euh... Williams, je comprends pas encore ce qu'ils ont fait ils ont au niveau des pontons. En fait, oh oui, euh... Ils sont tout ouverts. <rire> eux non plus, ils n'ont pas compris. <rire> ça, ça se verra, verra peut-être en apparecance, mais heureusement, ce serait très, très dommage pour eux. Ah, c'est rude. Ah, c'est rude, mais j'espère que, que ce ne sera pas le cas. Hein, mais on les adore. Allez, ça y est, c'est le moment où on touche pas mon poste. On les adore, Williams. <rire> euh, ils sont super. <rire> Frérot, oh, ils, sont, ils sont géniaux. Euh, après McLaren, qui a aussi présenté son Extremis, son Indycar, sa Voussa ça McLaren Shadow ça après vous en faites ce que vous voulez de McLaren Shadow McLaren ouais, sont... Shadow était très sympa parce que moi on n'avait pas de sponsor lié à BAT pour... oui elle était Mais... plus jolie c'est bête hein. C est, c est bah, finalement Lily Carle, la, la voiture de Pato Award l'orange or, et noir sera jolie Euh, mmh. Elle se rappelle, celle, de fixe, celle de fixe. une certaine amertume dans tes propos Franck. <rire> <rire> non, on est obligé de flouter en fait les logos LIAT ouais. du coup euh, c'est un peu pénible pour nous même pour, ah bah, vie, ça pour, pour à vous. Mmh. <rire> ça va être très chouette cette affaire. Euh, <rire> après McLaren on a le droit à tauri Euh, hier en plus le jour de la Saint-Valentin c'est la deuxième fois qu'ils le font euh, il y a deux ans c'était déjà un lancement de la Saint-Valentin je sais pas ce ils avaient il fait dit. le soir en plus à 20h euh, insupportable euh, j'ai passé la Saint-Valentin à regarder lalpha prendre... enfin, non, <rire> non à regarder 45 minutes de défi de mode c'est ça surtout euh, avec Daniel Kiat et Pierre Gasly excusez-moi j'ai rien contre eux mais bon, de mode voilà t'avais un défi de mode mais pendant une minute c'est tout <rire> <rire> voilà c'était pratique là. mais là en 2020 quel enfer C'est l'enfer cette plantation. Ici, c'était beaucoup plus rapide. Ils ont euh, ils ont balancé ça en première YouTube et ça s'est très bien passé et elle a donné ça l'alpha théorie à, à 03 euh, là aussi, on est sur des pontons enfin je le... pas ça que j'ai vu moi, j'ai vu une veste en cuir beige hein, avec un euh, <rire> bordalon blanc. J'étais pas encore dedans. <rire> J'aurai <rire> une analyse de mec prisonnier qui viendra plus tard mais <rire> non, <rire> ça passe ça ça vous dérange pas. <rire> <rire> euh mais les... Je trouve que ces pontons sont assez... Enfin, est... Alors, il est fort possible justement que ce soit là, finalement le meilleur aperçu qu'on ait eu de la Red Bull, puisqu'il est probable <rire> en fait que la partie arrière soit un peu similaire vu que l'intégration moteur devrait normalement euh, mm. être la même, en fait, puisque Red Bull... Euh, Alphatory récupère donc les pièces de l'année en cours de Red Bull, puisqu'avant, ils avaient toujours les pièces de l'année précédente, et là, vu que le règlement change, ils récupère donc le moteur, boîte et suspension arrière de la Red Bull. Donc, normalement, il y aura pas énormément de différence puisque l'air arrière est aussi limité dans sa dans son développement euh, il est probable en fait que ce soit ce soit exactement mi pareil donc euh, après il faudra voir s'ils auront fait la même chose sur les entrées d'air, ils auront peut-être des, des concepts différents, New Era a trouver quelque chose sur l'avant qui va forcément conditionner la forme des entrées d'air et possiblement un peu de l'arrière aussi, mais euh, dans l'idée on devrait pas être loin de de de ce parti arrière-là. Les dérives latérales de l'aileron avant sont quand même assez différentes de celles qu'on a vu aussi sur les autres équipes. C'est à noter donc comme... il y a quand même une certaine zone de liberté quand même sur cette partie-là finalement. Euh, maintenant l'aileron arrière oui, il est vraiment strictement ils ont l'air d'avoir tous le même quoi. C'est c'est impressionnant. Alors est-ce que à Barcelone ou à Bahrain on avoir des ailerons arrière complètement différents Style voilà, on vous a rien montré du tout, on a fait une sortie modèle FOM pour vous montrer ça mais c'est possible hein. mais bon, ça c'est Vu qu'Aston Martin a lancé en piste sur un check-down un aileron celui-ci, je pense que voilà ils ont vraiment été extrêmement cadenassés. Voilà. C'est vraiment le mot cadenassé que je, que je retiens sur cette partie-là. quoi Profitez-en Et... j'y pense profitez de ces voitures-là. Rappelez-vous, euh, euh, le serait-ce que 2009, par exemple, première année des, des nouvelles monoplaces, qui n'étaient pas très belles, mais qu'au moins étaient, elles étaient pures. Il y avait pas une ailette, il avait rien. Puis, quatre ans après, c'était deux ans, c'est de... pas, de... pas possible. <rire> mais... Euh... Pour Après, pour sur la consulter. Satori, on voit quand on la voit dessus qu'ils ont fait justement le même choix que McLaren, c'est-à-dire des pontons qui se resserrent et qui sont pas euh, très longs. Et par contre, effectivement, on ouvre euh, la partie vers l'échappement pour justement faire du refroidissement à cet endroit-là. Et eux, ils en ont profité pour faire un canal en fait entre le ponton et la partie du capot pour justement renvoyer l'air vers les suspensions et le diffuseur. Donc, euh, encore une fois, c'est une une solution qui est un petit peu un mélange de celle de la, de la Stone et de celle de la McLaren avec quelque chose de différent. Donc on a toujours des, des une même interprétation du règlement. Pour l'instant, il y a personne qui vient avec quelque chose de radical et de, de totalement euh, innovant, mais on est sur des, des, des interprétations qui sont toujours différentes quand même. Regardez voilà cette photo ici. Regardez cette cette AlphaTori qui roule à Imola. Ouais, c'est pas faux. Pas c'est pas merveilleux. Ça. Ah, ils nous ont très bien vu. Hein. Le fait est que c'est mieux que la rendu de l'an dernier parce que les rendus de l'an dernier, c'était vraiment horrible, il y avait les, les couleurs étaient mal rendues, les, les ah, formes oui. étaient c'était que des aplats. Et là au moins ils ont fait des rendus qui sont un peu plus euh, vivants quoi. Un peu plus de gueule effectivement. Alors moi je le on en était tout à l'heure sur les cartons rouges, moi le petit carton rouge quand même sur les, les casques des deux là. Euh, ah, euh ils sont chiant, parce que c'est plus possible, c'est-à-dire qu'ils ont le même casque tous nos gars les C'est impossible ah, Évidemment les mauvaises sang diront bah tu te regardes de face et puis ce que tu vois le plus c'est Castille mais quand même c'est pas <rire> possible. <C 'est... rire> oh. Écoutez, ça fait longtemps qu'on a pas fait une blague sur le <rire> C'est violent, quand même. C'est sur la du Kitsuda, donc on a le droit. C est, c est dans le, dans... Moi, j'ai tout ce qui est marqué là. J'ai les directives. Ben, faut <rires> saison, donc, <rires> <comment ça rires> il faut 6 par saison. Il lui a mis un baquet électrique, cette année, à Tsunoda, dans la voiture. Comme, comme il, comme il, il, il, comme il, il a du, du gap au niveau du poids. Ça va, ils n'ont plus... Comme, <rires> comme les Stannars. <rires> il y a une, y a une molette ça... de réglage sur le côté du... du c'est ça. Il peut pas pouvoir s'en appeler. c'est... C'est voilà, vraiment les casques, euh, je, vais, tiens, je vais voir si on... Mais c'est déjà pareil l'an dernier, c'est déjà pareil avec Kiat, ils ont toujours des oui. kits, des casques, il du rouge dessus, et vu qu'en fait, à les trois quarts du design, c'est le logo AlphaTory, derrière, il n'y a pas grand chose de différent, donc euh, nous, après, on en chie toute la saison à savoir qui on, qui on met en photo. Oui, c'est compliqué, mais bon... Voilà. C'est la caméra pour nos QZ, le petit tips pour les pour les fans, c'est regarder la couleur de la caméra, y a... ça. si ça ne change pas, normalement, l'acier du jaune sur la caméra, c'est celle de, de Pierre. Voilà, sinon, il y avait... Oui. La on avait rappelez-vous de l'ancien casque de Pierre Gastli espèce de truc bleu euh, bleu rose tout ça qui était très sympa ça dit, un, un des rares cas alphatoriques qui avait pas repris toute la trame sur le côté parce qu'effectivement ça ça fait que ah, quand vous êtes designer ça doit être bien et terrible en même temps bien parce que du coup bah tu as pas beaucoup de travail à faire de... <rire> terrible parce que t'as pas beaucoup de travail à faire et du coup tu sais pas trop quoi faire c'est c'est euh, quand ta qui vient qui dit j'aimerais tu j'aimerais ça ça ça et ça et tu dis ouais j'ai 17 du casque moi, <rire> en fait disponible <surface rire> Tant que tu t'es pour s'il te plaît. Je lui, peux te personnaliser, mais pas beaucoup. ce sera bleu, si tu veux, mais sinon, euh, ça va être compliqué. Thibaut qui dit, le flou des sponsors de casques aussi. Les mecs, on leur casse 10 secondes par contre ils ont 50 <rire> sticks. Au oh, moins, chez Williams, il pas de sponsor, donc on connaît les casques. C'est vrai. Alors moi, du coup, je ne les ai pas encore vu'' euh, les... C'est vrai. Non, je pas vu encore les casques des, des pilotes euh, Williams. C'était celui de Latifi qu'on voyait dans la présentation, le tour rouge, là, où... Euh... Euh... Non, celui de la fille est toujours bleu et blanc, je crois. Toujours bleu et blanc, c'est celui ah, euh... qu'il avait aujourd'hui, en tout cas. C'est peut-être celui d'Albon, alors. Parce qu'il y a un casque, dans la vidéo de présentation, il y a, a quelqu'un, juste dans le pilote, qui met un casque de, euh, assez rouge. Euh, c'est peut-être celui d'Albon, parce qu'on va découvrir ouais, le ben... casque d'Alex Albon, aussi. Premier casque sans Red Bull. <rire> sans Red Bull, euh, oui. Donc, ça va être assez euh, assez particulier. Euh, et oui, effectivement, je vois la photo, et c'est ouais, bien le même casque que d'habitude pour euh, Nicolas Satifi, mais donc, cette Williams FW 34. Qui, euh, va 44. Être... Euh, 44, oui, parce que oui, oui. Je vois des photos la 34 elle n'était pas moche, hein, cela dit, mais bon, c'est que... <rire> pas sûr que ça pourrait gagner cette année, si vous voulez. Euh... Je pense pas. paraît très compliqué. Euh, donc, la FAA 44, messieurs. Bon, bah elle est bleue. Est Alors, c'est un peu bizarre, cette voiture, c'est plusieurs phases. C'est la première phase où tu dis, ouais, well, la livrée n'a pas l'air folle. Après, tu la vois avec en détail, tu dis, putain, en fait, c'est joli. Et après, tu la vois en piste, tu dis, bah, en fait, on voit pas les détails, donc c'est pas fou. Mais... Euh... <rire> elle reste plutôt jolie quand même la livrée c'est plutôt classe en fait donc euh... après beaucoup de monde dit euh, c'est le V de Vaillant sur le capot, il y a aussi le V de Valvoline le sponsor euh, de, de, de fabricant de, de carburant euh, américain ouais, elle m'a fait penser à la SimTech de 94 aussi. Oui, oui il y en a beaucoup qui dit ça ouais, ouais, vu, euh... Alors, moi j'ai rien vu c'est bon vraiment mon impression euh, en, en la voyant Et, en plus elle a euh, un peu la même euh, type de forme je trouve mm. il manque juste un gros MTV c'est Bien dégueulasse comme en 2014 et puis on était, euh, on était dessus. Non non, là, là aussi on est alors par contre au ouais, niveau museau euh, eux ils sont sur une euh, une solution totalement différente du reste aussi. Euh, les pontons, il des surtout des... en fait parce la boîte, à air, la boîte terre la boîte est immense, les pontons on dirait ceux de 2021, c'est ce qui m'inquiète un peu. Ça m'inquiète même beaucoup parce que en fait on voit cette espèce de ponton hyper court qu'ils avaient sur les FW 42, 43 et 43B parce c'était les mêmes. Euh, avec justement le, le, la, la même implantation de radiateur et derrière en fait le on voit pas du tout la même implantation que sur les euh, que sur la Aston Martin ou la, la McLaren où il y a justement des, la partie haute du capot moteur qui est un peu plus dessinée en fait. Euh, donc je sais pas, je sais pas exactement ce qu'ils ont trouvé ou ce qu'ils vont quelle quelle solution technique ils ont prise mais c'est pas euh, c'est pas conventionnel ça c'est sûr. L'entrée d'air est absolument immense sur ces oui. montons, et ça, se re, ça se referme extrêmement vite, alors je sais pas s'il y a effectivement un moyen que l'air s'échappe en dessous, sinon sinon il va vraiment jusqu'au jusqu'au bout, il y a une sacrée compression de, de l'air en extraction jusqu'à jusqu l'arrière de la monoplace voilà, peut-être qu'ils ont trouvé quelque chose à, à ce niveau là euh, qui fonctionnait sur la sur la voiture de, de l'an passé euh, qu'ils ont, qu ils ont à, effectivement à, à garder, à reproduire mais c'est vrai que c'est pour le coup, c'est encore vraiment une autre solution. c'est vraiment voilà, c'est c'est la bonne surprise de cette année quoi, c'est que il vraiment une... au moins surtout cette partie centrale, il y a vraiment des solutions euh, différentes qui sont possibles quoi. Regardez la, la grande star de ces trois derniers jours évidemment Durac. <rire> c'est coup du siècle hein. Eux ils ont mis ils ont mis 500000 balles dans dans Williams pour avoir un sticker <rire> sur la voiture. Et, et on parle en fait, de non-stop. Le c'est vu c'est le seul sponsor qui signe depuis 3 ans, du coup, bah, forcément, il y a quand même un communiqué de presse, une annonce de la joie et tout ça. Donc... Ah bon, oui, on a fait une petite fête. Est-ce est euh... Est qu'ils ont le temps de changer les 5000 piles entre les deux sens de ce livre pour recharger le truc de guivre Ils fournissent d'immenses chargeurs, là comme les appareils photo comme photos. Mais... J'aimerais beaucoup, vous de... savez, quand ils apportent les, les petits écrans euh, qu'on met sur la voiture que t'es tu vis. Tu <rire> oh, j'ai plus de pile Le lapin du Rassel, pas de panique. Oui, j'ai un le lapin du Rassel la ils, ils ont une des meilleures occasions possibles d'avoir une mascotte. Il faut le faire, là c'est les en oui. 93. <rire> je veux le lapin du Rassel, je n'ai rien à foutre. <rire> s'ils sont même très bons, c'est leur grid girl de le lapin qui tiennent à pas donc. Alors bon bah bon courage au lapin du rassel euh, sur les grand grands prix de Voilà, le grand prix d'Hongrie comme la carte de Grèce Sur la piste, <rire> bon ouais. ça va embêter Alpine parce qu'elle est quand même bien bleue cette cette Williams et si on met la lapin rose euh, <rire> le BMWT d'avoir arrivé sur l'Alpine, on, on pourrait on pourrait confondre. C'est vrai. Bon ouais. ah, ai beaucoup aimé la, la fameuse couleur euh, Nicolas Latifi qui avait 10 ans, il y a une couleur qu'on n'a pas l'habitude de voir sur les Williams. Ça change tout. Il y, y a une, une ligne rouge. Il <rire> y a deux <rire> lignes rouges qui se battent en duel. Bon, super, merci. Ouais, le, le rouge, on l'a vu aux essais hiverno 2020, on l'a vu c'est pas non plus, il avait en 2019. C'est pas c'est pas une révolution. Moi, je m'attendais à des couleurs un peu sympa, genre du violet, du rose, du doré ou je sais pas quoi, tu vois, un truc qui claque un peu. Mais en fait, maintenant c'est du du rouge. Doré, nous on aurait ressorti la soberde de 2017, euh, merci quoi. C'est doré ça peut <rire> avec du rasel. Mais bon, du rasel, peut-être pas ça. C'est de l'argent <rire> ça ça pas payé la facture d'oré du coup c'est payé en cargaison de pile voilà c'est pas... <rire> peut pas faire grand chose euh, mais en tout cas bah, ces six monoplaces sont très différentes pour l'instant c'est vrai que c'est ce que voilà, ce qui ressort le plus c'est ce qui fait très plaisir ouais. euh c'est quoi des voitures complètement différentes mais sur laquelle est votre préféré pour l'instant visuellement parce qu'il on peut pas euh aucune préférence rassurez-vous nous sommes des gens <rire> totalement impartiaux totalement impression euh, euh, la plus jolie pour l'instant euh, oh, c'est difficile à dire euh, si on se fie vraiment au design en se disant c'est vraiment ça qu'on va avoir euh, en piste tout le temps moi j'irai j'irai quand même sur la sur la stonede martin pour l'instant parce peut-être pas que peut c'est aussi eux qui ont le plus joué le jeu pour, pour le moment et avec avec william aussi aujourd'hui mais Williams n'a fourni que la fournit que deux photos en, en réel donc c'est un peu plus difficile de, de se faire une idée Mais je trouve vraiment la Aston Martin très très réussie en termes de de livret, en tout cas, euh d'harmonie des, des couleurs. Euh, bon après je, je suis un peu étonné voilà la partie des, les pontons me plaisent pas trop sur la Aston Martin quand même mais bon s'ils ont conçu ça c'est que ça c'est qu'il y a certainement une certaine raison derrière. Donc euh donc, voilà, moi je dirais plutôt Aston en, Aston en 1 et McLaren en 2 mais j'ai hâte de voir la Red Bull parce que je trouve que le, les couleurs Red Bull sur les F1 2022 ça devrait bien claquer quand même. Effectivement Manu moi c'est pareil la St-Martin me plaît vraiment mais c'est peut-être aussi parce que c'est la première qu'on a vu vraiment de en situation après j'aime beaucoup la McLaren mais ça c'est parce que je suis pas très objectif avec eux mais euh, ouais j'aime vraiment bien la, la St-Martin je trouve que l'ensemble couleur forme claque vraiment euh, je trouve les touches de jaune vraiment euh, qui a qu'elles appuient vraiment bien les formes de la voiture donc ça c'est vraiment réussi euh, après j'ai hâte de voir ce que donnera la livrée Alpha j'espère qu'ils vont un petit peu la changer et la complexifier parce que Euh, on a pu enfin des, des photos qu'on a pu voir aujourd'hui euh et des premiers roulages la voiture a l'air d'être vraiment agressive au niveau des formes et euh, je pense qu'il y aura un beau potentiel pour faire une belle livrée après c'est pareil on n'a pas vu la vraie Red Bull on n'a pas vu la Mercedes donc euh, on n'a pas vu la Ferrari donc il y quand même euh, et l'Alpine non plus il y a quand même du potentiel mais là pour l'instant ouais visuellement en tout cas je dirais la Aston Martin sur l'ensemble euh, ensemble forme couleur. Oui, regardez là Farbio là qui a pris la piste à Fiorano avec et Valtellibotta effectivement sur là. là aussi, c'est des solutions, enfin il y a des y a à peu près 12 encoches dans le fond plat. il mmh. euh, y la face, c'est assez impressionnant, le, le, le museau est très particulier aussi. Euh... mais évidemment, on l'aimait pas dans classement parce qu'elle n'aura pas cette livrée. On, on voit <rire> tout de suite, elle ne ressemblera pas à ça. Et puis le camouflage cache un petit peu aussi les vraies formes derrière, donc c'est pas c'est pas évident. mais Là encore, on se rend compte que voilà, la monoplaque qui a été mise en piste qui était bien cachée, l'aileron arrière est très très similaire mmh. aux... aux autres. Donc euh... Pareil, c'est verrouillé de ce côté-là. Ce qui n'est pas plus mal, hein, cela dit, effectivement, ça peut aider à, à bien diriger oui. le flux d'air derrière la voiture, ça peut être aussi une très bonne chose pour les, les batailles. Moi, je vous rejoins sur la stone Martin, qui est clairement... Euh clairement magnifique mmh. euh, pour le moment, euh, puis ouais c'est voilà, on sent que là ils ont pu faire leur livret de A à Z et on n'est pas venu euh, devoir mettre du rose machin, tout ça, non, non ils ont pu faire ce qu ce qu'ils voulaient euh, et puis j'aime bien, ne, ne serait-ce que c'est con, mais vu de l'arrière, le petit Aramco qui s'intègre très bien, on met un peu de bleu aussi, ça, ça change un peu donc euh, voilà, c'était c'était tout à fait vrai mon frère m'a mais... dit <rire> je crois que tu cherchais à faire sponsoriser l'émission encore <rire> non, je en fait pas tout sponsoriser par Aramco Aramco, c'est un dracique café bien sûr, et si on mettrait un gros total énergique avec Part, et puis voilà, comme ça, deux <rire> émissions se battre en duel, ils sont à Paris. Ne pas que ça vous dire, s'il vous plaît. <rire> c est c est certain, pas certainement éviter. pas. Euh, on avait Thibaut qui me disait aussi, le mec qui gère la pub chez Duracea, il va passer un sale quart d'heure quand ils vont se rendre compte que la formule 2, ça existe. <rire> ah oui. C'est un beau pied de la formule, c'est clair. Avait... Attendez, euh, Kenny, qu'est-ce que c'est que cette merde Il y a des voitures, elles sont <rire> propulsées par de l'électricité et vous ne trouvez pas dedans. Le mec va doublant se faire engueuler parce que sur le teaser que Duracell a fait pour la Wii c'était doré. Alors finalement, il y a eu zéro touche de doré. C'était une... en fait une forme de voiture, enfin de f avec un hydré doré. donc Du coup, c'est vraiment comme à côté de la plaque. Quoi. Bon, alors, peut... bon, alors, ils nous ont peut-être eu. Parce que peut-être qu'en fait, la livrée e euh, si y aura quand, quand quelqu'un va venir la percuter par l'arrière s'il appuie suffisamment longtemps il y a une barre de progression qui va se mettre au savoir où on en est genre parce que c'est chaud c'est comme quand tu tiens les piles là pour savoir combien il voilà. reste de ben, fera... ah, le niveau 10 niveau, du... Du... niveau du... la voiture est chargée on peut y aller on peut, on peut rouler ah, il va faire une ivre interactive on saura le niveau de batterie qui est là en fait le lis génère doré sur le ce serait super. Un truc affreux, tu as toute la formule e qui va s'emparer de l'idée, ça va devenir insupportable de voir toutes les voitures avoir forcé de livrer pour toute la course. <rire> eh, ça coûte un formulaire. C'est possible. une bonne idée en tout cas. En 2026, c'est un petit indicateur de, de puissance mm -hmm. pour les voilà, oh, là, il y a pas encore assez de puissance sur sur sur sur électrique sur les... sur CFA là, mais en 2026 quand il y aura 50 de... de puissance produite par l'électricité, ça sera très intéressant d'avoir un petit peu genre d'indicateur visuel extérieur. Si tu l'auras tu l'auras sur les enjoliveurs justement. Oui possible. livre on y est, hein, ça y est, est sur les jantes en tôle <rire> Les jantes en <rire> stour sur la route c'est quoi le les... De... Ah, les, les, les, les jantes sans ces flashes franchement sont, sont, sont magnifiques. Il faut vraiment que j'arrive à faire une, une capture mm -hmm. de la de la vidéo média qui a été envoyée là. Euh on vraiment les, les jantes BBS sans les flashes qu'elles sont ça fait ça fait vraiment très très sympa quoi. Dommage, dommage soit caché. que qui dit, vous rigorez moi quand vous serez sponsorisé par Duracell et que vous serez obligé de striver en, en tenue de la rose. Ça, ça fera des vues. Voilà, ça fera moult vues, donc moult argent. Et donc finalement, le sponsoring aura marché. Donc <rire> ne vous en faites pas, tout est prévu. Non, dans, dans le chat, il est possible que le deal ait été fait il y a quelques jours et que la livrée n'est pas finale. En fait, euh, Yo Yos Capito a un peu décrit la livrée. Il a bien confirmé que c'était la livrée définitive, puisqu'en fait, le il y a cette espèce de, de schéma un peu de diamant sur le, sur le capot, il y a écoute deux couleurs de Williams et le rouge, il a dit c'était pour l'identité anglaise donc euh, apparemment c'est verrouillé comme ça. Oui, de toute façon, ils se sont ils se sont embêtés entre guillemets à faire deux monoplaces à la, à la bonne livrée, c'est pas pour la changer encore après quoi. Ils <rire> sont allés à faire la, la peinture de la maquette de foame type top chrono parce qu'ils voulaient vraiment que ça soit parfait selon ses propres termes aujourd'hui. Euh, donc euh, donc voilà, après il je pense que la, la, la F1 euh, la vraie F1 quoi, là, qui, qui a tourné après elle a été fini en en même temps, mais au moins la, la maquette de forme a servi à toute la partie production de photos, teaser, vidéo. Mm. Okay. Donc c'est pas pour changer les livrées après quoi. Voilà, c'est c'est c'est compliqué. Ouais, j'ai la boucle là. l'explication du rouge. Quand tu as quand ça tire, on est on est en Donc euh, c'est <rire> Angleterre. Mais qu'est-ce qu'il raconte Le tétois. <rire> <rire> Tu imagines c'est si eu communiste tout <rire> quand même. <Non. rire> puis, moi, vite, tout ça, là j'aurais été fan ah, c'est <rire> vrai qu'il y a plus Arton Sénat, il y a plus, enfin, non, non, ça, y a ah. plus le, le logo euh, hommage à Arton Sénat. Euh, D'un côté, c'est C'est triste mais en même temps bon euh, la famille Williams c'était littéralement plus aucune bide dans l'équipe. Mm. Euh, et c'est un dommage de la famille Williams. On s'est ah, même oui, posé la question de... avant la présentation de savoir s'ils si allaient garder encore la domination FW pour la pour la monoplace puisque bah, Franck aussi n'est les dans le plus là de Return Capital a quand même acheté l'équipe il y a presque un an et demi maintenant. Donc euh, bon, ils avaient promis de garder le nom Williams, ça ils auraient pu coller trouver un autre notre acronyme pour les pour les châssis mais ils gardent quand même le, le F de Franck et je trouve ça plutôt plutôt sympathique ils mmh. auraient pu appeler la DC01 pour Doriton Capital, ou pour David Coulthard aussi. ou la WC Water Closet pardon, Williams Capital <rire> Williams Capital <rire> je dire, en même temps, ils ont payé une marque connue, ah bah oui c'est sûr que ça ça aurait été très bête, on l'avait déjà évoqué mmh. mais ça aurait été stupide vraiment de, de changer de nom alors que Williams ça parle énormément bien sûr Euh, et puis vous imaginez pas le nombre de de de stars rasées. Il y tout c'est important. <rire> euh, non mais en plus enfin William ce n'est pas qu'une équipe de F1, il y a maintenant toute l'équipe euh, toute la partie euh, batterie euh, qui fait notamment la formule enfin c'est un vampire Williams, je disais, tout ce que ça, ça aurait euh, engendré derrière comme changement. Donc non, c'est très bien qu'ils aient gardé le le nom historique de l'équipe, et aussi la domination des, des voitures. Il nous reste donc qu'à très fin, à réellement découvrir, puisque l'Alfa Romeo n'a toujours pas été présenté. Et techniquement, cette photo que je vous montrais tout à l'heure n'a absolument pas d'Alfa Romeo. Hein. Disons, enfin bon, après, voilà, c'est comme toujours. Oh là là On nous a vu Oh là là, quel dommage oh, On ne s'attendait pas. Donc voilà, c'est assez compliqué. Mais il nous reste la Ferrari dans deux jours. La F1 75, parce que... pourquoi F1 75 Parce que, voilà, démerdez-vous. <rire> parce que ça n'a rien à voir avec les différentes... Avec les dernières euh, euh, nomenclatures. Donc, on continue dans cette lignée euh, totalement. Euh, euh, bah, 75 ans de Ferrari, c'est pour ça. Oui, oui, non, mais ils trouve toujours un anniversaire. De toute façon, je fais Ferrari depuis... <rire> c'est ça Ça fait 6 ans, l'anniversaire de la femme de ménage. Euh, donc, ils vont appeler... Enfin, non, Ah, bon, c'est voilà. quand même très bien parce que moi je trouve que chez Ferrari ils il cherchent quand même à, voilà, à un peu différent il bon, bon. y a eu peut-être le, le petit flop avec la S150 voilà, qui n'avait pas plu à Ford euh, <rire> il y a quelques années mais euh, voilà non il y a toujours une, une raison d'avoir une domination différente pour, pour le référentiel, ils ont ça depuis le tout début de leur histoire donc euh, pourquoi pas essayer de perpétuer et ça, et ça voilà. la s a... c'était très fort Ouais, la SF, c'était parce en fait, que j'ai même du coup c'est que ça rend vraiment ridicule les appellations où ils ont rien à fêter parce que genre tu as la SF90, tu les 90 ans, la SF100 c'était 1000 grands prix et puis la SF21 c'est juste bah oui, c'est 2021 donc on passe à ça et puis après on verra après suite. C'est vrai que c'est assez marrant mais après la F1 75, ouais, c'est pas mal mais c'est la première voiture avec la dénomination F1 chez Ferrari depuis la F1 2000 donc euh, ouais. ça date quand même. elle a bien marché la F1 2000, champion du monde, puis le premier avec euh, Schumacher ouais. On peut on peut leur souhaiter mais euh, j'avais beaucoup aimé la 248 F1 c'était 248 pour V8 de 2 ,4 litres 4 donc ça c'était très très sympa, mais sinon oui, il, y eu, il y a eu de tout, il y a eu littéralement de tout chez, chez Farid, qui sait quel sera leur nom en 2023 à chercher dans les arbres généalogiques un peu partout enfin, on sait pas est-ce que peut-être une fois que je sais pas peut-être que il y a cent tant toupille Enzo Ferrari à manger un brownie pour la première fois enfin, voilà il y a peut-être plein de choses qui pourraient en <rire> euh, 2023 <de> <rire> moi j'aimerais beaucoup donc le 17 février le 18 février la F1 W13 de chez Mercedes euh, qui sera présenté le 21 ce sera l'Alpine A522 et le 27 ce sera la C42 chez Alfa Romeo Euh, ça ça reste alpha donc c'est 42 ça reste les nomenclatures qui a été faites sous l'époque euh, l'époque sober déjà les euh, des débuts de l'équipe la A522 c'est la suivante de la A521 puis W3 c'est la suite de la W 11 et 12 je suis très on est parce que on a que F1W13 pour l'instant Je rappelle que c'était l'an dernier, la W12 Q-Performance. <rire> oui, mais ça, ça va, être, ça, oui. Ça, va, ça va venir, parce que de toute façon, il y a forcément les, les dominations. C'est AMG, F1, machin. Voilà. La AMG, F1, 13 Q-Performance, Items, Style, tout ça, c'est très bien. Moi, j'aime beaucoup. M-Sport. Non, attention, il y a Alfa Romeo qui avait failli quand même, euh, appeler la, la F1 SNL la C40, parce que oui. c'était le projet... 2021 à la base cette nouvelle AF1 de 2012 donc euh, ils ont quand même décidé de poursuivre la nomenclature C42 voilà pour pas troubler l'ordre voilà des, de, du nom des, des châssis mais normalement la AF1 de 2021 qui aurait dû sortir en 2021 s'il n'y avait pas le Covid ça aurait dû être le projet C40 et mmh. ils s'étaient posé la question au moment de sortir la C40 cette année après la C41 l'année dernière bon, finalement ça <rire> pourrait un peu euh, voilà pour poser des, des confusions donc ça sera vraiment C42 donc il y a vraiment un trou dans la, dans la nomenclature Mais du coup attends avant la C41 il y avait quoi Je suis perdu. La c 39 bah oui, vrai, oui, évidemment, je suis con. Et c'est pas pas exactement. C'est logique. <rire> si tu poses ces questions en tout le C'est vraiment. Après 39 41, ça pas, euh, pas déconnant. Euh, mais c'était enfin je, je crois que c'était pas Williams qui était revenu en arrière, en enfin, voilà, il a eu euh... on peut vous en faire une émission de 2 heures de ça si vous voulez il <rire> bon, y a pas de souci vous nous lancer sur les nomenclatures de voitures, c'est parti hein. mais voilà, on aura un peloton complet. Alors la Ferrari, euh, je peux vous dire qu'on attend en tournant hein, vu les, les tenues des pilotes. <rire> tenue des employés, des <rire> on a vu les camions aussi avec un, mmh. avec un peu de noir sur le sur le goût donc tout le monde s'entend ce qui est un peu de noir effectivement sur là. La... On n'aura pas. On aura le ouais, blanc à la place. Mais j'ai un blanc, c'est sûr normalement. Pourtant il a le retour de Santander, moi je parlais vraiment sur des ailerons blancs mais apparemment effectivement ils sont plutôt partis sur du noir donc après avoir, ils ont dit que ce serait le Rosso Corsa le, la couleur de de qui serait utilisée donc un poil plus foncé que l'an dernier a priori et je sais pas s'ils vont parvenir sur la peinture brillante Le Rosso Corsa c'est le Rosso classique du Ferrari, c'est le mmh. quand vous achetez une Ferrari classique euh, de tous les jours, quand vous achetez oui, quand, quand vous allez <rire> chez, votre, chez votre concessionnaire ouais, du coin acheter votre Ferrari pour la Le tour. Ferrari d'entrée de gamme voilà <rire> le, le, le rouge de base c'est le Rosso Corsa ouais, Voilà tu es pas moche, Donc voilà, tout ensemble oui, bien, ouais. hein, tu peux tu peux le prendre gratuit. C'est c'est ça le polo euh, le polo Charles Leclerc. Attention, celui qui Carlos Sainz ça du numéro jaune pardon, le blanc. Parce que pourquoi pas <rire> <rire> <rire> Et Encore que ça c'est ça c'est une marchandise que vous pouvez acheter hein, c'est encore il y a des, un effet de style un peu différent sur le noir tout ça. Euh, mais il y a bien le logo euh, Shell absolument la fame. Ah, est il cool. est tellement mal intégré. Ah, Incroyable. Mais c'est ah mais c'est Ferrari, Moi, je suis désolé mais c'est ça. C'est Ferrari depuis quelques années Rappelez-vous de ce vieux ah ouais, window vert il y a un an. N'oublions pas que jusqu'ici c'était euh, Philippe Morris et ses designers qui décidaient de la manière dont étaient intégrés les sponsors. Et là justement, on n'aura plus cette euh, obligation mais en fait c'est apparemment ça doit être chez du coup qui demande d'être intégré dans un carré rouge parce que euh, effectivement ils sont intégrés n'importe comment sur la partie noire, donc euh... mais là en tout cas, ce sera la première livrée non conçue par Philippe Morris depuis une vingtaine d'années, je crois. Ah mais ça va on veut On met les de logo ah, ligne respecté. blanche pour Monaco, ouais. ligne jaune pour l'Espagne. Ah, c'est pas con. C'est ça. C'est euh... Rouge et blanc, rouge et jaune, c'est ça. Ça, ouais, les... ouais. ça. fait les c'est les drapeaux, drapeaux monégasque, drapeaux espagnol. Ça tient effectivement bien. Ouais, ah, peut-être que ça va aussi être sur la livrée hein. ça peut si c'est bien intégré que là. Euh, je suis euh, je suis largement preneur, ça peut être ça peut être sympa. Ce qui est bien c'est bien, les bien pour les différencier aussi. Voilà, au moins ouais, on peut-être qu'on du premier coup d'oeil Enfin après, ça reste encore une fois Ferrari, ils peuvent avoir mis cette couleur-là, sur le dessous du rétroviseur. Euh, donc voilà, ça, ça peut être fait, hein, on ne sait jamais. Ah, en plus, euh... leur merchandising était pas si proche des livrés euh, ces dernières années, donc euh, c'est à prendre oui, avec des pincettes quand même. Ça Par contre, l'écution Ferrari quand même très très haut au niveau de l'épaule, mmh. c'est qu'ils ont mmh. vraiment laissé de la place pour les sponsors hein, quand même, parce qu'à un moment, l'écution Ferrari sur la poitrine, donc là, c'est vraiment qu'il y a, un, il y a vraiment une place laissée aux sponsors qui est assez euh, assez importante. On sent, oh, ouais. vrai, justement, le fait que Philippe Maurice n'est mmh. plus là. En ce moment ils annoncent un sponsor par jour, que ce soit un renouvellement ou un, un nouveau contrat, ils ont ils ont un nombre de sponsors qui arrivent, c'est assez fou donc euh, effectivement ça, ça fonctionne pas mal chez Ferrari. Ah c'est pas con cool, Nico, ouais, du coup, si Sainz a la caméra jaune, on reste super cohérent, on est très très bien pour l'instant là, ils doivent nous faire une masterclass Ferrari, donc attendez-vous à ce que ça merde à un moment donné tout à fait possible euh, mais ce qui est beau aussi c'est qu'avec qu Ferrari qu'on peut parler d'un rouge et en fait chaque année c'est le truc ah, le rouge a changé on l'a mis 3% plus bleuté et ça marche très bien fois. il cherche tout le temps de rouge euh, donc là, c'est pas celui euh, est-ce que ça ressemblera plus à celui de 2007 qui était très très foncé ça pourrait être jaune devant et noir derrière mais bon. oui tout à fait bien très, <rire> <tôt>. <rire> très précis alors euh, Rousseau Corsa c'est celui des, euh, des Ferrari des 90 surtout D'accord ouais donc ça, ça peut être très volé, Ferrari 95 de mémoire était Rousseau Corsa euh, euh, oui. Et avec des héros noirs Et oui ça, se... <rire> ça commence à me dire cette affaire <rire> C'est vrai que C'est dans ce livret là je veux un casque hommage à Jean-Alésie dans, dans la saison ah la là, Leclerc. Charles, <rire> Charles, voilà, Charles Leclerc 0 Parce que je vois pas pourquoi Carlos Sainz le ferait Mais donc, Il se, il se débrouille absolument parce qu'en plus avec les avec les couleurs avec, quand on avec les formes pardon des 1 2022 on va pas être si loin de si loin que ça en fait des des, des looks de, donc on pourra trouver ouais, une voiture qui était très très jolie euh, rassurez-vous même' mes sûr une, une photographie arrive, à bien évidemment on, comprend, on soit content que que les gens fans historiques puissent voir cette merveille Euh, avec j'aurai dit qu'il un petit peu décevant dans cette voiture parce qu'il penche pas beaucoup la tête sur cette photo là mais bon ça. C est... C est... ah t'es superbe mm. il y a 10 coquilles dernière... a... un volant j'aurai les i oui, en fait toutes les... toutes les fonctions sont présentes au dessus sur la partie supérieure <rire> du volant c'est une voiture qui était la dernière F1 à V12 de l'histoire d'ailleurs oui mm. puisqu'ils sont passés au V10 en, 2000... en... en 2016 oui non non Tu peux avant. Tu parles <rire> finalement de, de... Oh. 2016 il le V12. Le <rire> <rire> oh euh, euh, ça la G? <rire> <j 'ai> <rire> c'est pour ça qu'il y a depuis le de titre là c'est ça ils, en fait ils n'avaient jamais contrôlé le moteur Ferrari entre entre 1994 et 2016 ils sont tombés dans le moteur ce truc et nous cons comme on est on les entend tous passer on entend juste deux voitures qui font et on dit le, le moteur Ferrari fait un bruit particulier mais je ne saurais pas dire pourquoi est-ce que c'est le turbo <rire> vrai, ils étaient tous là à le Honda le Honda il fait alors le Ferrari qui fait un bruit de V12 il n'y avait choqué personne visible ça, quoi. Euh, bon on a bien hâte de voir on vous en parlera la semaine prochaine Mercedes. de ces boîtes. C'est la Mercedes, grise ou noire On lance les paris ou pas S'ils arrivent à la faire grise alors que le casque de Russell est noir, que sa combinaison ouais, ouais. est noire. Tout... Ouais, je pensais que c'était gris parce qu'en fait le PDG de Mer Mercedes a dit que en gros c'était bon, maintenant fallait revenir à l'image de marque et apparemment il semblerait que finalement non, elle allait être noire parce que euh, tous les derniers détails montrent que c'est le cas donc je pense oui. que il y a eu gain de cause chez, euh, du côté, du côté Là, Hamilton. Il a, il, a Lewis, reçu, effectivement. il a reçu un SMS des designers PTDR, t'es <rire> <rire> qui ouais, Ça qu eu, une espèce de match à mort PDG de Mercedes versus Lewis Hamilton et après Lewis Hamilton qui a gagné donc, <rire> de... Je peux comprendre du coup qu'on n'avait pas entendu parler de Lewis Hamilton depuis Abu Dhabi parce que Ça, ça se <rire> prépare un combat pareil <rire> ça, Ou alors gris <rire> devant, noir derrière ouais, Après c'est pas possible qu'ils aient les deux ouais. euh, enfin, un, un, un petit mélange, ouais. un petit ouais. Petit ouais. mélange ouais. Avec des AMG, AMG, AMG partout C'est vrai que c'est l'avantage euh, voilà, si ça change autant que sur les dernières années, on devrait plus avoir le <rire> cette espèce de de, de tuning qui était très <rire> très particulier quand même. Ouais, il voilà. communique beaucoup avec le logo AMG donc je pense que le euh, l'autocolant AMG sera partout. Ils vont faire comme les Porsche en endurance il y a quelques années, c'est vu du dessus ça va faire un logo AMG ouais. mais vu de côté ça va être infâme. Vert <rire> et ligne discontinue comme ça ils auront aucun intérêt e euh, bon, ça va être, ça, va ça va être être... Gris, gris, noir ça se marie bien on peut espérer qu'il fasse quelque chose d'harmonieux quand même. faut espérer mais, avec, avec le, le rouge je... ginéo voilà. enfin, <rire> un petit rouge bordeaux comme ça qui fera une touche super ginér pétronas et je faire le, ah. oh, le designer il a dû voir ça et eh ben, eh ben on est pas on est pas dans la mouise mais <rire> une larme <rire> ah bon encore <rire> déjà que shotbull chez Alpine il a dû recevoir le rose et s'est dit bon <rire> <c 'est... rire> excusez-moi, j'ai reçu un brief, je crois que c'est faux. Non non, <rire> c'est rose. peut la gueule. Ça ça vise l'avantage je... pour l'Alpine, ils, ils peuvent mettre le rose qu'ils veulent parce qu'effectivement BMWT on l'a vu l'an dernier, il est plus très euh, il plus si regardant mmh. que ça parce que le rose n'avait rien à voir avec le rose de marque euh, sur la Smartine. Euh, Shenbull a parlé d'une livrée un peu euh, dans les dire, dans une esthétique un peu euh, façon GTA Vice City en gros, euh, tu sais, un peu cette espèce de couleur néon donc euh, Je sais pas s'il exagéraient ou si c'est le cas, mais c'est en tout cas, peut-être qu'ils auront fait une livrée un peu... Euh, quitte à avoir des couleurs comme ça, ils sont peut-être allés assez loin sur le, le, le concept esthétique. Oh là, wesh. Imaginez la présentation, tu les vois arriver, lunettes de soleil, tac, ah ouais. en mode Miami Vice, ce serait extraordinaire. Moi, je... il, est, il existe des photos de présentation de Renault en 2003, je crois, où Alonso a ce look-là, euh, avec une chemise ouverte et tout ça. Je sais que tu vois de quoi je parle, Michael. <rire> on va me retrouver à la présentation Renault, bien évidemment. Ouais. Euh... Ouais, BWT est quand même sponsor titre hein. donc euh... hmm. ils ont justement leur mot à dire je pense hein. donc ah, euh... eh bon, ouais. Alors, quand on sait que du côté d'Alpine euh, Renault on n'est pas on, on peut courir après le moindre euro, euh, que ce soit à gauche ou à droite si on peut éviter de le faire sortir de... du groupe si hmm. hmm. BWT envie de faire du beaucoup de rose sur la voiture, il y aura beaucoup de rose sur la voiture donc, euh... le BWT il vient jouer avec 20 ou 30 millions à peu près, hein. C est, c est pour eux c'est le minimum ah, sont... oh, oh, c'est <coughs> tel enfer c'est en 2002 Euh, c'est oh, 2002, 2002. c'est d'essayer vous allez voir Ladies and Gentlemen Fernando Alonso mm. Jensen Button qui est, qui est... bon le, le, le look cuir tong quand même il est particulier <rire> euh, ouais, il il il est il est Alonso mon dieu mais Alonso ce jour-là c'était c'est il plus <rire> oh, non ah mais c'était bah c'était ouais, c'était Alonso reste, il s'est habillé coup, avec le, le crocodile qu'il venait de tuer à main nue il tourne aux il tournait dans un film porno après pour rigoloter c'est pas possible. <rire> c'est absolument incroyable. Euh, c est, c est, mon dieu, quel enfer. Euh rassurez-vous pour sa propre santé mentale, il y a Arnaud Troulli également cette photo, bon voit que son dos donc euh, il a c'est du bon côté. Il y a pas de pas de souci non, non mais c'était c'était grandiose hein. Et ça Je et vous avez aussi vrai. après les les les, dire, les combinaisons parce que hey, tout le monde se ah rappelle ouais. avec émotion des des, des Renault euh, bleu et jaune, tout ça, en disant oui, mais bon... La on... première combinaison, c'était un pyjama. Hein. Mais les combis de chez Renault, moi, je suis désolé, ça, c'est des ingénieurs chez Michelin quand tu vas... Euh, quand, quand tu reçois des nouveaux pneus, hein. moi, je suis désolé. Tu les vois plus dans la voiture. C'était affable. C'était compliqué, donc... Heureusement qu'ils je... ont peaufiné des années, le design au fur et à mesure des années euh, Mile 7, quand même, au final, ça devenait de plus en plus joli. Ah ouais, non, parce que les premières années, c'était rude, hein. 2002 2003 c'était difficile ensuite ça c'est ça c'est bien mis oh là, pff, attendez on va terminer voilà rassurez-vous on parlera des des changements de 2002 en quelques instants mais terminons si vous voulez bien par une image pleine de goût parce que ça reste une présentation de formuleire à l'époque de Fla obligator et pour les jeunes qui nous connaissent qui ne connaissent pasfle obligator et qui se disent mais attendez vous nous en parlez depuis 15 émissions on va vous dire que c'est incroyable son retour pourquoi donc pour ça mesdames et messieurs oui oui oui Flavio Bréateur qui pose avec 12 top modèles, deux bouteilles mmh. de champagne géante, et Fernando Alonso qui vraiment n'a pas envie de là. Et du coup, on ne voit absolument plus la voiture, parce que c'est une présentation de voiture, mais au final, le truc qu'on voit le moins, c'est la bagnole. Et tu vois, je pas très loin sur le film porno, finalement, parce que je ne me souvenais vraiment plus de cette photo. Et on aperçoit Arnaud Trouli, qui est bien habillé, c'est le seul des trois qui est bien habillé. Il a peu de rescodes. <rire> Je pense ouais. qu'il était quand même en tongs. Oui, ça, ça, ça par contre les tongs, ils avaient un partenariat, c'est pas possible. Euh qui n'ont pas renouvelé quand les les F1 se sont dotés de halo Malheureusement, c'était le bon moment, mais euh <rire> Flavio Briatore qui a une chemise ouverte. On dirait Danny Briant, franchement dans cet état, c'était on compte, c'était extraordinaire. C'est c'est de F1 habituelle. Oh, Petite pépite. Euh, mmh. Voilà donc au niveau bah, des présentations de 2022, hein, ce qu'on pouvait vous dire pour l'instant. Donc on en parlera la semaine prochaine. Parce qu'on revient la semaine prochaine, on repile. Euh, et ensuite la prochaine émission sera 4 mois plus tard. mais Non, non, -vous, on reprend un rythme plus ou moins euh, régulier parce que de toute façon il y aura tellement d'infos, on pourra pas vous faire une seule émission toutes les deux semaines parce qu'elle euh, ferait 80 à ça. chaque fois et on fait déjà ça le jeudi c'est très compliqué euh, bien évidemment euh, mais du coup on a quand même quelques petites informations sur cette saison 2022 parce que écoutez ça commence un petit peu plus d'un mois à Bahreïn il serait peut-être <rire> temps de savoir quel sera le format des Grands Prix si ça vous dérange pas euh, on a commencé à voir ça avec l'annonce des horaires euh, de la saison 2022 donc c'est officiel messieurs il y aura plus de vendredi matin mmh. puisque les séances seront venues l'après-midi euh, c'est-à-dire elles sont repassées à 1h30 ou c'est toujours 1h ça je 1h mmh. 1h ah ouais. Ouais, toujours une heure, donc euh, on aura deux heures d'essai de l'après-midi euh, et puis ensuite bon bah, Calif, enfin, fait, essayez essayer au 3 le, le samedi matin Calif et puis la course, ça, ça ne change pas mais cette fois-ci, il y aura trois sprints quelle désillusion il en aura pas 6 C comment Roseborn a-t-il pu nous mentir à ce point-là je pense qu'il a un petit peu pleuré Roseborn non, mon projet Ah, les, les équipes ont montré leurs muscles ils ont dit euh, ouais. voilà, si on si ne veut pas on fait pas donc, euh, voilà, parce qu'ils n'ont pas eu d'accord effectivement financier parce que ça, clairement ça s'est penché de ce côté là les, les top teams voulaient beaucoup plus de management financier pour avoir 6 sprints euh, au lieu de 3 ça parait, voilà, personne n'a accepté donc euh, on reste sur 3 c'est précisément Mercedes, Red Bull et Ferrari qui voulaient plus de sprints pour avoir plus d'argent parce qu'en fait euh, je crois que c'est une enveloppe de 500 000 avec des, euh, une enveloppe en plus en cas de, de dégâts les trois courses sprint et euh, eux voulaient en fait une augmentation du budget de 2 millions et demi de mémoire avec six courses sprint et en fait les petites équipes on dit c'est hors de question qu'on vous file 2 millions et demi qui en fait couvre beaucoup plus que les six courses sprint pour que ces 2 millions et demi partent dans le développement et tout ça et que nous derrière, ben, on n'est pas l'argent pour pour justement euh, lutter et que ça vous fasse encore un gap et puis un, un avantage donc les toutes les équipes avec notamment Gunther Steiner et Zak Brown qui ont été très clair là-dessus, on menait la fronde et on gagnait, donc il y aura bien que trois sprints, puisqu'il y avait pas eu d'accord financier, qui était vraiment le, le, la colonne vertébrale d'un possible passage à six courses sprint. Et alors, rassurez-vous, puisque Rose Brown l'avait dit, euh, et Stéphane Dominique également, rassurez-vous, puisque donc ces sprints ne détermineront plus la grille de départ du dimanche, ce seront des courses totalement euh, à côté, hein, qui n'auront rien à voir, Sauf qu'en fait, pas du tout, <rire> ils nous resservent la même chose, mais alors attention, parce qu'il y a quand même du changement, donc les trois sprits, euh, nouvelle règle ce sera à Imola, en Autriche et au Brésil, tant vous dire que 100 km de course un samedi après-midi à Imola, moi j'ai mon hypomètre qui est au maximum, <rire> se faire chier, mais d'une force, je ne même pas imaginer, son cil bleu. Oui, non mais ils sont venus, <rire> c'est ça, ils sont dit, ah, il la pluie les deux dernières fois, il pleuvra et puis voilà, euh, tout se passera. tout se passe. Il, il y aura plus de Bottas pour être une voiture d'un d'atoptim au milieu du peloton, donc on risque d'être un peu chier. mais peut Ah, Rossol le fera peut-être et on aura peut-être une bataille Rossol Bottas. <rire> <rire> oh, ça descend <rire> fort oh, merde. <rire> euh, mais du coup, cette fois-ci, déjà les huit premiers marqueront des points. 8 points pour le vainqueur, 7 points pour le deuxième et ainsi de suite jusqu'à un point pour le 8e je donne mon avis là-dessus, moi je trouve que c'est idiot on vous a dit, si vous voulez que le sprint compte plus faut écarter les positions et pas juste mettre un point entre chaque, mais bon, c'est ce qui a été donné donc il y aura 8 points maintenant pour le vainqueur du, euh, du sprint ce qui, ce qui permet quand même de gommer entièrement l'écart entre la première et la deuxième place le dimanche mmh. euh, si, alors bon après il faudrait quand même le miracle de gagner le samedi de finir faut dire deuxième le dimanche et que le gars qui gagne le dimanche ait le meilleur tour en course mais n'est pas fini à course du samedi enfin, c'est compliqué, mais ça pourrait avoir lieu Euh, donc on est quand même sur des sprints qui vont avoir un impact on a quand même 24 points du coup qui vont être distribués ça c'est quasiment l'équivalent d'une victoire ouais, au final sur les 3 sprints donc ça va être assez compliqué mais du coup parce que mmh. tout le monde s'est plein ça je, je vous voilà, rappelle il y avait une croisade noble des fans de F1 Qui sont dire, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar le le plus rapide du vendredi n'a pas la pole position c'est un scandale on rappelle que tout le monde s'est plaint de ça à Monza alors que si Bottas n'a pas eu la pole le dimanche c'est pas parce qu'il a pas gagné le sprint c'est parce qu'il a eu une pénalité moteur bon, bon passons <rire> désormais rassurez-vous c'est bien le poleman du vendredi qui aura la pole position dans les stats mais pas le dimanche pas forcément le dimanche <rire> c'est une merveille On va avoir deux pôles maintenant, c'est le alors il y, y a du bien et moins bien, il y a ouais. effectivement le fait que le, le meilleur temps du week-end logiquement si, voilà, si, la, si, la, non, si la séance du vendredi après-midi est sèche, logiquement c'est là qu'on aura le meilleur temps du week-end, donc là la pole position c'est pour le, perso la, le pilote le plus rapide. Par contre, si euh, le pilote plus, plus rapide perd euh, la course au sprint, c'est la pôle position du dimanche. ne comptera pas dans les stats comme pôle position, mais ça sera quand même le mec qui partira en pôle du Grand Prix. Ouais, donc, il y a encore des, des subtilités qu'il va falloir expliquer euh, aux gens qui rejoignent la F1. Bon, je pense que les fans, eux, seront à peu près avertis. Voilà, donc, le, le format n'est toujours pas euh, idéal, soyons clairs. Euh, L'écart de poids, je suis d'accord avec toi, il n'est pas, pas assez grand. Par contre, on retrouve quand même... Plus d'enjeux à cette course-là, et c'est ce que j'avais euh, un petit peu défendu moi dans Grand Prix, c'est effectivement si on a avoir une course sprint, il faut quand que ça compte pour un peu plus que 3-2-1, parce que sinon, effectivement il n'y a aucun intérêt d'aller se, se chiffonner pour quelques points. Euh, autant de dire qu'entre le 1er, 2e et 3e, si euh, la hiérarchie est assez euh, écartée entre les, entre les voitures, c'est-à-dire qu'on se surpauve Mercedes, Red Bull, Ferrari, McLaren assez nettement devant, comme 2021 on va pas aller trop trop stiillé devant si euh, on a une saison absolument formidable avec des avec des outsiders qui sont devant et tout je peux vous dire que le moindre point va compter ça peut donner cours ce sprint assez sympa mais effectivement entre un, un deuxième n'ira pas chercher un accrochage bête pour un, pour un point sur le premier par contre entre un, dans, dans, derrière entre 4 5 6 7 8 ça peut ça peut effectivement jouer parce que passer de 1 point à, à 4 ou 5 ça ça a quand même un, un gros impact pour eux quoi ça, ça c'est là où la différence se fera. Par contre, je vous en conjure, je, je vous en supplie sur Nexgen, utilisez bien le terme de poleman, euh, surtout sur les courses où le, le poleman ne sera pas en pole. Moi, je j'ai hâte, j'aimerais beaucoup euh sûr. genre il se chie le samedi il part il part 17e ou bien le pôleman en 17e position vraiment, tu, de... tu <rire> sais que tu peux sur nous pour ce genre de choses je... <rire> je, je sais que j'ai des aille de poids donc il euh, y a pas de souci mais là non déjà moi je me fais un, un malin plaisir depuis euh, depuis quelques semaines à mettre Essay hivernaux je parle de Barcelone donc euh, mm. il y, a... <rire> y a un point pour le meilleur tour au cours de sprint non non non non, oh, pas non. Pas pas prévu. Prévu. ça suffit les points il y en a déjà assez <rire> <rire> Stéphalo de... à vous dans le chat qui est très fort avec photoshop je veux le gif d'Oprien Winfrey qui dit que tout le monde a gagné une voiture mais c'est la tête de Stéphalo Dominical c'est toi un point <rire> tout le monde a un point c'est enfin, très compliqué il y a un point pour Pilate qui a mis ses chaussettes correctement c'est bon dans un moment donné de... voilà, ça reste la formule 1 c'est pas c'est pas si facile euh... parce que là, ça a commencé à faire enfin, c est... C est... le but que ça fait bon. Tu as 8 8 points dans les points pour une course de qualification. C'est là où ça me gêne. Si à l'époque si à la c'est vrai des vraies courses. mises à part pourquoi pas mais là il y a bravo. En fait, 7e, tiens 2 points. C'est c'est aurait pu faire un truc intéressant, faire un barème un peu comme il était au début de la création de la F1, c'est-à-dire les 5 premiers avec 9 points pour le vainqueur ou 8 points, 9. Et comme ça tu tu dis bah voilà, celui qui gagne le sprint a vraiment un avantage. Tu mets un peu d'avantage pour les deux trois premiers puis après tu mets deux pilotes en plus ou trois pilotes en plus qui euh, qui gagnent un peu moins de points mais faire un truc qui euh, ne donne pas plus de points que ce que ça donne là et récompense quand même les mecs qui ont essayé de gagner le, le samedi en fait parce que finalement encore une fois avec un point d'écart entre chaque position personne ne va chercher à prendre une place quoi risquer de casser la voiture alors que le budget est plafonné et que en plus il n'y a pas eu de rallonge budgétaire mm. sur les courses sprint donc euh, et qu'il ouais, et qu'il le bar moi j'aurais donné un point ou deux pour la pole position de vendredi. Ouais pour motiver. Je pense que ça aurait été ça serait ouais, bon, depuis, depuis longtemps ça me paraît ça me paraît pas déconnant de faire une pole une, un point pour la pole mais euh... surtout qu'on donne pour le pour, surtout qu'on donne pour le meilleur tour en course par donc euh... ouais. et Nitram nous demande des nouvelles du classement crypto Vortex King Award il y aura un point d'ailleurs pour le <rire> du classement des dépassements il y aura un point. En fait. Ouais. Ah, Alonzo ne finira donc pas avec un score vierge Et non, bah, je, je, je, je peux te garantir que s'il termine avec un score vierge On n'aurait plus de stream sur cette chaîne un moment, <rire> <rire> <'est>... Sauf s'il si, <rire> si n'a pas dépassé Parce qu'il était premier Voilà, on <rire> un... on aura un stream tous les soirs voilà. <rire> heures, euh, pourquoi, pourquoi, Le JT, soir, enfin. JT Alonzo à 20h connu, Et il bah, <rire> bah il est toujours en tête ouais. Assurez-vous, Alonzo <rire> est premier la... Il a gagné il se tous, tous les de grands prix nouveau point J'en dois dire qu'il qu y a 10 premiers rempris de la saison, à 260 points, parce qu'il a fait tous les retours en tour, et alors, quel problème C'est euh... un peu chance de cette saison. Non, je la trouve géniale. <rire> <rire> j'aimerais beaucoup. Euh... Enfin... Oh là là. On se rappelle, hein. en fait ça se rapproche, le mois de mars c'est presque là le premier grand prix de la saison celui où, où soit Alpine, joue vous la gagne et ça y est merci euh, oh, moi toute soit ils sont 17e et 18e pour <rire> néant le plus total euh, en, tant, de... en tant que fan de McLaren, je suis terrifié parce que c'est exactement le même euh, bah, un peu le même principe pour tout le monde mais sauf que McLaren il a passé 4 ans à remonter la pente difficilement et lui s'y repars <rire> là vous étiez il y a 4 ans je je vais pas le supporter quoi donc euh... que les d'être fan de personne pour le coup. Ah bah là ouais. d'être parmi les 6 fans de Haas Parce que du coup, <rire> ils arrivent là, eux, ils sont là déjà, c'est du bonus. Après, tout ce qui se passe. Oui, pas <rire> tout ce qui se passe en piste derrière. pour là, vous savez, On a mis une voiture sur la route. Hyper <rire> Driver dit, Salonzo est, est champion, Michael, tu vois le rôle de Roseborn. Ah alors là <rire> Ouais, il va les aimer les qualités des courses de sprint chaque victoire de Fernando <rire> Loto dans une course chiante comme la pluie sera célébrée avec grand plaisir ici en disant mais quel grand prix franchement on a eu tout ce qu'il fallait pour une belle course de Formule 1 <rire> euh, assez ouais, moi, moi, je... si, ah si t'as raison moi je vais peut parce que j'ai quand même envie que Gunther reste en F1 parce que si à ce plante mmh. cette année je pense que Gunther le reverra plus hein. ouais Dit, mais... non plus C'est le 11 mars. De c'est le 10 ou le 11 mars le... la saison 4 de Drive to Survive Le 11 mars. Le 11 mars, entre les essais de Bahreïn et le Grand Prix de Bahreïn. bien ouais, calculé. Mais... J'ai hâte de mais Attendez, c'est un ah, un vendredi toujours effectivement sur le Moi, j'ai hâte de voir est-ce qu'on va avoir Gunther là-dedans. Je Je suis désolé, j'ai de... l'épisode en entier va... sur Gunther la chiffe molle <rire> qui se fait victimiser <rire> par Dimitri Mazepide. <rire> <rire> j'ai imaginé ah, assis dans le bureau sans se faire claquer <rire> <rire> te <tais> <rire> smash, tu te tais maintenant tu te tais si on le voit 3 minutes en tout cas on le verra plus que sur toute la saison 2021 oh, ah bah, écrivez hein. prenez des notes parce que vous allez avoir plus de déclin de Gunther Schleiner parler là-dedans yeah. que, que ce que vous avez eu bon, on a eu des comics de presse j'espère ouais. qu'ils auront réussi à capter un peu plus d'humanité dans cette équipe d'ailleurs et que il y aura eu des, des, des moments difficiles après les les Grands Prix où c'est mal passé entre Choumar et Madsip parce que, vraiment, c'est il y a eu tout ça euh, l'an dernier. Quoi. Vu à quel point Gontorsteiner a été un bisounours. Je suis pas sûr que ça existait en fait, ces moments-là, d'humanité là-dedans. Bon, je ne suis pas, pas certain. Euh, alors, à poste nous pose une question intéressante et ça a été répondu d'ailleurs sur Dijkjet, mais je voulais se répondre ici euh, et je te laisse répondre Franck un peu plus en, en détail. En parlant du début de saison qui se rapproche, est-ce que vous aurez finalement quelqu'un sur place pour couvrir les, les vrais faux essais euh, shakedown, tout ça, <rire> biffer la mention ah. inutile de Barcelone alors j'ai bien donc là ce qui a été enence en tant que, tant que dispositif pour la part la forme c'est qu'effectivement il y a une ouverture aux médias euh, on a la chance d'avoir notamment alors nous sur place on sera plutôt effectivement plutôt sur les conférences visio parce que sur, sur place euh, comme ça sert, ça' au tout dernier moment On va, on va pas y aller on va pas le faire parce que ça va être'est cadenassé hein, en termes de, de communication donc il y aura voilà, ça sera uniquement des, des visios euh, et des zooms avec avec les équipes il n' aura pas d'accès euh, direct pour des interviews de genre de choses a, a priori euh, d'après ce que j'ai compris euh, par contre on a la chance d'avoir notre agence de photo euh, xpb euh, qui sera sur place euh, en, en termes de, de staff qui sera même renforcé parce euh, que le cas de photographe rien pour xpb euh, sur surpass sur le de 2 d'habitude Donc on va être à fond, à fond, à fond sur les photos. Donc ça sera plusieurs milliers de photos sur trois jours. Euh, c'est ce qu'on c'est ce qu'on a promis. Donc en termes de couverture des, des F1, euh, ça sera absolument euh, gigantesque. Alors on n'aura pas forcément les F1 définitifs à Barcelone, parce qu'il y aura des évolutions aérodynamiques certainement pour, euh, pour Bahreïn. En termes de détails et, de, et de, de retransmission de ce qu'on pourra vous, nous vous retransmettre, euh, les galeries de photos seront sont vraiment là pour... Euh, Voilà, pour enrichir tout le contenu euh, textuel évidemment qu'on aura euh, bah, de manière classique hein, pour ceux qui est sur Nexgen Auto, vous savez qu'on qu couvre en exhaustivité le plus possible tout ce, tout ce qui se passe, tout ce que chaque équipe fait et on continuera on là-dessus et ça va effectivement d'être euh, le plus présent possible sur les différentes les différentes sessions avec les avec les équipes euh, pour pouvoir rapporter effectivement tous les tous les propos même si voilà le, le point d'interrogation qui, qui reste encore c'est euh, quel point la femme va demander aux équipes de voilà de réduire la communication euh, voilà quel, quel va être le niveau de, de communication autorisé avec les médias en termes de en terme de déclaration en termes de, de prise de parole ça va être le seul le seul point le seul point d'interrogation à cette heure Nitra me dit j'ai hâte de rien comprendre aux discussions sur le point de vue technique et rassure-toi parce que moi j'ai hâte de faire les émissions grand prix où je ne vais rien piffer à ce qui va m'être dit par Manu <rire> <rire> en détail chaque voiture je je... oui j'ai déjà commencé hein Tirons, bah bah, le soir, tout je... ça je je, je, je n'ai rien allez-y allez lire les, tous les articles techniques de Manu il y en a d'autres qui vont sortir euh, je crois que c'est demain les prochains qui vont mmh. qui vont sortir effectivement sur les dernières monoplastes présentées alors on n'a pas fait toute la technique de toutes les voitures parce qu'il euh, y a des voitures on a vu qu'en 3D ou qu'en rendu mmh. donc on ne sait pas si ça va être euh, les vrais donc ça sert à rien effectivement, de commencer à les décrypter donc on va attendre d'avoir les vraies voitures pour les décrypter mais euh, pour tous ceux qui veulent comprendre la technique apprendre un petit peu tout ce qui se passe euh, lisez les, les articles de Manu parce que franchement ils sont très très bien faits et en plus en collaboration avec avec quelqu'un qui, qui est un expert du domaine en formule 1. Absolument. Et du coup, il y a euh, d'autres articles qui vont venir aussi pour expliquer un peu d'autres choses, justement, les suspensions, c'est quelque chose qu'on a beaucoup demandé. Donc, euh, voilà, essayer d'expliquer un peu les en détail, en fait, tout ce qu'on reprend là-dedans. C'est que c'est toujours des, des termes un peu techniques, mais euh, voilà, on est sur une nouvelle ère de la F1 et très, très, euh, très euh, intéressante et puis... Euh, finalement beaucoup plus ouverte que ce qu'on craignait, donc euh, on peut y aller sur euh, sur l'analyse, et effectivement, je pense qu'à Barcelone, avec toutes les photos qu'on aura, il y aura encore énormément de choses à dire, parce qu'en fait, les équipes quasiment ne montrent pas, par exemple, les parties arrière tout ce qui est diffuseur et tout ça, donc on peut s'attendre à avoir beaucoup, beaucoup de surprises encore sur euh, sur ce qu'on verra des voitures. Donc on a bien, en tout cas, mais c'est vrai, et que ça, ça aide aussi à la compréhension de nos sports préférés, donc ça fait plaisir, et puis vous verrez, il y aura une couverture bien complète sur Nexen, et ça fait... Euh... Évidemment, plaisir de pouvoir quand même vous parler de ces essais qui ne sont pas des essais. C'est première. sa première fois que vous allez pouvoir courir des shakedown, messieurs, de manière ah, très intensive. On s'est refusé à utiliser le table shakedown. C'est pas très euh... bien. C'est excellent. Voilà. Quand je vous dis qu'ils sont bien, c'est ces juste... <rire> <rire> <peut> <rire> euh, la dernière annonce aussi qui a été faite officiellement, c'est que... Alors attendez, sortez vos calculettes parce que là, euh, là on va y aller. Peut-être, vous souvenez-vous, dans le chat, ce sera peut-être le cas, et vous avez également, <rire> Du Grand Prix de Belgique 2021, on sait peut-être fait un petit peu, on se s'est peut-être fait un petit peu mettre à l'envers. Je, je, je pose la question euh, avec deux tours sur le Safety et sur de dire bonjour, on a un Grand Prix de Belgique, voilà a donné la moitié des points. Euh, alors, ils ont changé maintenant la distribution des points. Si on fait entre deux tours et 25% de la distance de course totale, les cinq premiers marqueront des points avec 6 points pour le vainqueur puis 4 points, 3 points, 2 points et 1 point. L'avantage c'est que Max Verstappen est quand même champion du monde donc de toute façon même si on, on refait ça euh, sur le 2020, je pense qu'il le reste. Euh, je pense qu'ils ont fait ça pour pour euh, que ce soit le cas aussi. Voilà, et ils ont pas commencé à en faire comme a eu perdu Coste qui dit, non mais moi j'aimais beaucoup Felipe Massa donc euh, voilà, un nouveau système de points, vous devrez gagner, voilà. Le plus de points rien euh, que des victoires. Euh, si on est entre 25 et 50% de la course ce seront les 9 premiers qui marqueront des points je peux dire que le 10ème il sera ravi euh, avec 13 points pour le vainqueur puis 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 point on est peu au prou sur le système 50% euh, euh, des, des points marqués avec petite différence euh, notamment pour le 2ème et si on est entre 50 et 75% de la distance parcourue C'est des points en 10 premiers, avec 19, 14, 12, 9, 8, 6, 5, 3, 2 et 1 point. Alors, déjà que ça fait maintenant 12 ans que le système euh, actuel est utilisé, et que je n'ai toujours pas retenu 10 marques combien de points, <rire> là, là c'est fini. Là, je ne peux plus. Là, là je n'y arriverai pas. Mais ce sont des cas de figure extrêmement rares qui ne devraient pas ouais, se Oui, c'est pour, pour ça. ça. Oui, non, de toute façon, puis Michael Massey, il, il sait calculer tout ça, il y a pas de problème. Sorti encore là. Sera ça, ça, encore là. Ça c'est la question. Non, on a eu des, des réactions euh, assez positives entre guillemets sur cette annonce de la FIA dans, le, dans les commentaires euh, sur, sur le site. Euh, la, les seuls, là les, ré, les réactions par contre qui ont été négatives, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait pour les spectateurs dans ce cas-là. Et là, on est il y a effectivement y a des gens comme, comme qui ont bien répondu, c'est que la FIA ne gère absolument pas la partie commerciale. Euh ce serait plutôt à liberty euh, effectivement un média et à la femme d'annoncer des dispositifs qui et qui voilà qui auront, il y aura un équivalent alors je pense que si on a si on a le droit à 50 du course, on va pas rembourser 50 du billet il euh, faudrait faudrait peut-être pas déconner mais si il s'il y a une non course euh, voilà comme ça peut arriver hein, il y a dans tous les sports il peut y avoir des annulations des choses comme ça qui se, se passe le jour même et et voilà euh effectivement qui qui des garanties maintenant qui puissent effectivement être apportées aux spectateurs euh j'espère je vivement parce qu'il y, y a très peu de choses qui ont été faites pour les pour, pour ceux qui ont été au grand prix de Belgique euh, de, de F1 j'ai pas effectivement les chiffres en tête mais c'est assez ridicule par rapport à ce qui a ce qui était attendu mais voilà moi a, je, je un pense bon que la FTV quand même hein, qui a été offert voilà. aux gens sont pleins <rire> <rire> non mais je pense que Liberty serait toute fait... ça ça arrive tellement rarement je pense dans, dans le sport que Liberty pourrait souscrire une assurance ou voilà, mm. pour ce genre de choses Euh, sur sur l'année ça ne doit pas leur coûter beaucoup plus euh, en termes de pourcentage de, de leur revenus qui leur permettrait effectivement de rétrocéder euh, l'intégralité de la billetterie euh, sur, euh, voilà, ça, ça, ça arrive une fois tous les, tous, les, tous les 15 ans, tous les 20 ans je sais pas. Euh, ça peut à se couvrir par, voilà. dire maintenant à partir de maintenant si vous arrivez sur un grand prix qui n'a pas lieu vous avez billets et bien, ne vous inquiétez pas, il y aura un remboursement euh, qui, qui est prévu. Euh, j'espère vraiment que la, la FOM et la F1 vont aussi à agir de leur côté à, à ce niveau là parce que voilà, c'est peanuts pour eux même même la, leur rembourser le Grand Prix de Belgique pour eux c'était peanuts voilà. mmh. et ça, ça, voilà, ça a été compliqué on rappelle que oui il y a globalement donc, tu pouvais avais donc un abonnement à F1 TV euh, et euh, une inscription à une tombeau là pour, euh, pour sur... et un événement extraordinaire le jeudi du Grand Prix de Belgique 2022 une idée d'où aura lieu l'événement de... avec qui qu est-ce qu'on sait, est qu sait ce que Lewis Hamilton a envoyé euh, parce que Lewis Hamilton avait aussi promis des choses hein, ouais, mais de Lewis ensemble. Hamilton n'a pas communiqué depuis décembre 2021 à part I'm back euh, est-ce qu'il y a des, quand, est est y a des, des gens dans le, dans le chat qui ont reçu quelque chose à la part de Lewis Hamilton une casquette quelque chose on sait pas où ce truc con. Il y avait des chocolats vegan dedans Je suis fan de Max Verstappen bordel. L'autre gars, il avait une carte avec marqué euh, merci pour le soutien XX euh, Lewis, ce que c'est que, que, que ça Ah si non, mais ils ont envoyé les casques de 8, 8 fois champion du monde qui savent pas quoi faire chez Mercedes. <rire> Non. Ça ça a fait comme ils ont fait comme pour le le NFL, la NFL avec le Super Bowl ou la NBA, ça a été envoyé en Afrique. pour euh... Et... ça c'est vrai par contre. C'est comme vous vous compte qu'en Afrique, il y a des enfants, ça se trouve ils s'habillent avec des <rire> avec des tenues de, de réalité parallèle. Il pourrait prendre pour <rire> une casquette les Williams Hamilton que tu peux pour du monde, euh... voilà, tout ça ça ferait ferais, ouais. Une ça. casquette une casquette achetée n'as sera jamais <rire> arrivé, bah, et comme ça alors, ça, ça fera pour progresser le tout non, mais par exemple je me rappelle de cette année Manu, tu, tu serais d'accord euh, en, en NFL au Super Bowl où Atlanta menait 28-3 mmh. et où ils ont perdu des gens se baladent avec la casquette des hawks d'Atlanta champion NFL voilà des gens se... <rire> des gens euh des gens refusent <rire> cette réalité qui s'est passée oui. et ça ça fait plaisir. Moi je ferais ça d'ailleurs, je je personnellement j'ai pris euh, passer commande de la casquette de Ford de haut du du monde 2022. <rire> Donc, Mais toi tu déjà le champion du monde 2021, championnat du monde 2018, champion Oui. toutes j'ai <rire> même la casquette Ferdonzo qualifiée pour les 500 masis la police 2019 si tu veux ah, <rire> elle est formidable est-ce est... que la nuance d'orange est la bonne ou pas pas du tout il y en a 8 <rire> différentes sur la même casquette c'est incroyable c'est un truc euh... une prouesse technique et pas 2 casquettes sont les mêmes en plus c'est incroyable oui. <rire> et pour terminer sur les différentes annonces messieurs e euh, Moebel Bensouem mais donc un petit peu sorti voilà de, du silence aussi parce qu'il a euh, alors il a déclaré des choses qu'il faut qu'on attend on a des rumeurs c'est très bien c'est très bien géré pour l'instant on est on est sur du très très bon euh, mais donc il y avait la commission FI hier avec notamment Christian Nordon et Toto Wolff qui étaient présents. Ça Saint-Valentin. Bah oui, bah oui. <rire> <rire> Ils s'aimaient, ils ont fait des bisous. Et, et quand, tout le monde était très euh, heureux puisque Moebel Bensouem le nouveau président de la FI a dit Ils étaient sur la même ligne, je pense que c'est cause justement de la Saint-Valentin. étaient proches les uns des autres, et ils étaient de bonne humeur. Moi je suis désolé, j'ai l'impression qu'ils parlent d'un épisode des, des feux de l'amour je suis très très, très inquiet. Donc c'était ouais, cool. Donc c'était bien. Je m'attendais à plus de divertissement mais c'était bien de voir l'harmonie entre eux. Ah, je commence à bien aimer déjà le nouveau patron de la Fia. Moi je suis désolé parce que l'imaginer avec des avec des pop-corn en train de les accueillir euh, j'apprécie. Et Finalement, il a été déçu. Ils, ils sont arrivés, ils auraient fait une, pa une paire de gants box à chacun. C'est bonjour C'était Paul si Amar qui avait fait ça, non Oui, euh, oui. Il a fait viré pour ça. Un... Rassurez-vous dans le chat si vous ne savez pas qui est Paul lamar C'est normal. normal. <rire> vous, vous en faites pas. <rire> euh, c'est pas ce qui devient, mais c'est normal. Euh, donc Ensuite, il a déclaré « Nous nous sommes mis d'accord sur certaines choses, l'analyse est toujours en cours, mais cela viendra bientôt. Voilà. » donc Les informations seront annoncées. Euh, « Mais comme je l'ai dit, l'intégrité de la FIA sera toujours intacte. Bon, » ça, ça sent le truc... Ouh là, ouais. <rire> oh, oh, <rire> Ouf, euh, <rire> je suis élu pour cela, mais aussi pour que le sport automobile soit équitable, car c'est mon devoir. <rire> » Ben, annonce-nous une balance de performance en Formule 1, puis on pourra parler. <rire> Ce sera équitable. Euh, « Nous avons abordé beaucoup de choses importantes pour la saison, donc je m'attends à une bonne saison de F1. Nous ne pouvons qu'aller de l'avant, c'est important pour la FIA, pour l'intégrité de la FIA et pour le sport. » C'était donc une très bonne réunion, la vie pour pourra être que meilleur ensuite, et puis bon, là, c'est tout le, tous le, les paragraphes de Roseborn. Euh, mais du coup, bon, les, les rumeurs, Faitement voilà, ouais. euh, commence mon cher Manu euh... Non, en fait, c'est euh, ouais, c'est de la langue de bois, et en fait, euh, il aurait juste dit, en gros, on a tenu la, la réunion comme prévu, et comme prévu, on vous donnera une nouvelle plus tard, bah, ça suffisait, en fait, il n'y avait pas besoin d'en dire plus, mais... Euh, parce que finalement on connaissait déjà les réunions, on connaissait déjà le, le timing de tout et le fait que de toute façon on connaîtra les décisions comme au moment du Grand Prix de Bahrain donc il euh, y a pas besoin de de venir ajouter quelque chose qui finalement n'apporte rien juste pour montrer qu'il est là en fait donc euh, c'est un peu dommage après euh, après j'espère pour eux qu'ils ont déjà une bonne idée de ce qu'ils font et que c'est juste pas de la com pour pour, pour pour gagner du temps euh, parce que c'est c'est beau d'avoir des belles formules mais il y a quand même beaucoup de gens qui vont attendre des actions euh, pour que certaines choses changent donc euh, voilà à voir et l'action principale c'est de voir si Michael Massy va rester ou pas et euh, lors de la présentation de F1 il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées par rapport à effectivement par par Michael Massie, il y a eu plutôt de soutien et de la part des pilotes et de la part des patrons d'équipe qui, qui ont qui ont eu à, à s'exprimer sur le sujet donc on s'est dit ils sont en train de préparer le terrain pour que Michael Massy euh, pour rester sauf que d'autres rumeurs annoncent qu'il serait vraiment <rire> viré et qu'il serait remplacé par un duo donc Edo euh, do Freitas et l'ancien milieu de donc ça voilà, ça reste des rumeurs je pense qu absolument personne ne sait euh, qu'est-ce qui qu'est-ce qui sera décidé qui sera qu'est-ce qui sera pas décidé Euh, ce qui est certain c'est que Michael Massa il a très très mal vécu euh, toutes les attaques mmh. personnelles pendant l'hiver ça on peut ça, le comprendre il... ça, malheureusement. Voilà donc ça c'est clair c'est pas je pense que émotionnellement mentalement ça va pas être évident de, de revenir droit dans ses bottes après ce qui s'est passé mmh. à Abu Dhabi donc euh, s'il revient il y, a, il y aura quand même certainement un méa culpa ou autre chose pas, quelque... ou de la FIA ou de lui ou de voilà qui quelque chose qu'il faudra clarifier avant que ça puisse reprendre parce que le Sinon, ça sera, ça sera restauré un torrent sur les réseaux sociaux de, de fans de Lewis Hamilton qui sont absolument dégoûtés de ce qui s'est passé à Abu Dhabi et ça continue toujours. Hein. On, oh là là là, ça, ça ne s'est pas du tout... Euh, ça s'est calmé, mais ça c'est s'est pas oublié. Donc euh, donc voilà, il va falloir vraiment être très prudent du, du côté de la communication de la, de, de la FIA là-dessus. Quelle que soit la décision qui sera qui sera prise, je pense que c'est pas évident pour un, pour la FIA. Pour l'instant, chez Mercedes, on ne s'est pas exprimé là-dessus. Je suppose que Euh, si la si, si on veut poser quelques questions à Mercedes vendredi, il y aura des questions sur sur Max évidemment. On va voir comment Lewis Hamilton va, va les prendre ou les esquiver. Ça ça va être ça risque d'être absolument uh, fantastique. Donc j'attends moi de voir vendredi effectivement <rire> ce qui va se peu. dire à ce sujet. Surtout qu'il y a George Russell aussi qui a été le premier à dire que c'était euh, honteux et que c'était impossible sur Twitter euh, quasiment depuis une bord de piste donc euh, voilà, c'est ça promet d'être euh... Ça s'est tendu. Après, je pense que Mercedes va jouer le, le jeu beau joueur et ils vont pas... Euh, je pense qu'ils ont En fait, ils sont passés à autre chose quoi qu'il arrive. Après, ils diront peut-être que de toute façon, la, la F1 doit faire des choses, prendre des décisions, mais je pense pas qu'ils vont mettre de l'huile sur le feu pour... Euh, pour euh, Comment dire En rajouter sur Maisy. En fait, je pense que Maisy a pris assez cher depuis euh, depuis décembre. Euh, je ne suis pas partisan de lui. Je suis pas partisan de ce qu'il a fait en F1 et je trouve qu'il a beaucoup fait d'erreurs depuis deux ans mais il mérite pas non plus le torrent de haine qu'il a reçu, hein, un peu comme tous les, tous les gens qui y, sont, qui y sont confrontés. On pense à la Tifi, notamment, qui a reçu des menaces de mort et qui a dû être infiltrée du circuit d'Abu Dhabi parce que il avait provoqué les safety car à la fin. Euh, ça reste des choses inacceptables, et Michael Maisy, tout euh, directeur de course moyen qui puisse être par moment, reste un être humain et il reste quelqu'un qui a pu faire une erreur. et voilà donc Après, la question, c'est est-ce qu'on veut qu'il reste, est-ce qu'on ne veut pas qu'il reste S'il si reste, pourquoi on estime qu'il est l'homme de la situation et pourquoi on apporte des changements sur l'entourage, etc. S'il ne reste pas, pourquoi, justement, on estime qu'il faut changer et que changer la structure de la direction de course impose aussi de changer les personnes qui sont parce que, justement, Maisy est habitué à gérer seul et que là, aujourd'hui, on passe sur un collège, etc. Et voilà, et en fait, c'est juste la com hyper transparente que tout le monde attend. Euh, après, oui, il y, y aura toujours des gens qui vont continuer à gueuler et euh, ce sera comme ça. Et puis, on oubliera Michael Maisy le jour où son successeur ou sa successeur fera une erreur. Donc, euh, ouais. voilà, euh, ça, ça va continuer comme ça. Mais l'important, c'est que la FIA explique pourquoi ils prennent les décisions et comment ils veulent comment ils font pour que les problèmes qu'on a vu ne se reproduisent plus. Et on, on parle d'Abu Dhabi, mais il y a pas que ça. Il y a eu des problèmes de sécurité, des petites choses comme ça qui doivent euh, être aussi indiqués voilà en disant... bah Euh, on a aussi changé le barème des, des, des, des conditions comme spa parce que justement ce jour-là on a fait une erreur et voilà et en fait il n'y a pas de problème à ce qu'ils avouent qu leur erreur il y aura plus de problèmes à ce qu'ils essaient d'enjoliver le truc et c'est un peu ce qui me fait peur avec la com de ben soulayem c'est qu'au final on est déjà sur quelque chose où, oui tout va bien ça va bien se passer c'est prometteur euh, on est tous contents et tout ça a une belle harmonie non je pense pas qu'il y ait une belle harmonie aujourd'hui tout le monde fait un peu profil bas, parce que de toute façon, il faut passer autre chose, et qu'on a une grosse, grosse saison qui attend tout le monde, et que la saison commence dans deux semaines à Barcelone. Mais à part ça, euh, je pense que chez Mercedes, ils ont encore pas digéré, et ils ne pas tout de suite. Donc après, il faut faire faire ce qu'il faut, et... Euh et pas hésiter à prendre des décisions je pense j'ai vu des rumeurs comme quoi sur les pontons en fait il n'y est plus marqué Petronas Petronas sont acceptés justement de laisser Mercedes ne pas afficher son nom et à la place c'est marqué this is called the motorway we went motor racing Toto Là, c est, c est pour <rire> montrer qu'ils ont bien tourné la page ça ne <rire> il y aura marqué Mikey this is not right <rire> c'est ça voilà. à chaque fois comme ça imaginez formés, à chaque fois <rire> Verstappen se fait dépasser par une, une Mercedes qui <rire> <rire> est poum this is not right dessus merveilleux moi, je trouverais ça extraordinaire <rire> voilà à voir où ce qui va se passer hein, évidemment du côté de la FIA, mais ouais mm. faut, aller, euh, faut changer moi je continue Excuse de penser ce que, que la posi position du Brésil ah, je... est absolument plus tenable ouais. il peut pas rester non, euh, pas pour les raisons que vous avez évoquées moi je suis désolé à la première heure qui va faire ils vont lui mettre sa tête sur une pique mm. ça ça ça va plus être possible quoi donc euh... je rejoins Manu il y a pas en fait de bonne décision d'au décision la, la... virer Michael Messi c'est l'erreur voilà, est humaine, chacun fait tout le monde fait une erreur dans son dans, ce, dans son travail, dans, son, dans sa vie euh, certes celle-ci a des grosses conséquences au, au championnat euh, parce que il y a effectivement une application des règles qui n'a pas été respectée strictement sensu. Euh, maintenant euh, le garder, c'est aussi voilà comme je dis mettre, mettre le, mettre, continuer à attiser la haine euh, derrière et de, de gens qui vont vouloir absolument sa tête à tout prix et ça sera plus une situation tenable non plus donc euh, Voilà, donc euh, lui trouver un rôle quelque part, peut-être... Euh, ouais, ça veut dire, euh, voilà, on, on, on te déclasse, entre guillemets, tu vas peut-être rester à la direction de course, mais euh, tu vas t'occuper d'autres choses, de la sécurité des circuits, peut-être de d'autres choses, mais bon, c'est ça, ça sera forcément toujours mal vécu. C'est ça, mais je pense que ça sera mieux pour sa santé mentale aussi, euh, de ne plus être euh, sous les feuilles des projecteurs comme ça, parce que ça devait être évidemment très compliqué euh, mm. pour, pour lui. Et puis, Euh, effectivement, tu dis l'erreur à Thumen, moi, je pense que c'est plus facile, d'une certaine manière, de le euh, déclasser, d'une certaine façon, dans le sens où il a fait il en a fait euh, à, à l'appel des fautes euh, depuis euh, depuis deux ans, euh, donc, voilà, on, on peut dire qu'il y a plusieurs raisons, et que c'est pas simplement Abu Dhabi, mais qu'Abu Dhabi, ça a été, voilà, la, la couteau euh, qui, qui a fait euh, largement déborder le vase, puis oui. après on n'est pas non plus à l'abri c celui qui décide de partir parce que justement il n'a pas supporté le torrent de haine qu'il a reçu c'est ça enfin, je veux dire s'il a ouvert les réseaux sociaux concrètement il aura vu ce que les gens ont dit de lui et je pense que bah, ça a donné un petit peu envie de tourner la page et de passer de, de, de, de par contre son rôle donc euh, après je sais pas si c'est son cas mais euh, ça reste aussi une, une option possible hmm. ce serait la meilleure solution d'ailleurs si ce soit lui qui annonce en des encore continue cette bah... pression pas ouais. continuer cette pression là même si c'est pas forcément euh, son choix en tout cas, en termes de public, c'est lui qui s'ouvrait la face euh, assis, quoi mmh. Très clairement. Euh, voilà, messieurs. Écoutez, je pense qu'on a mais bien... Juste de... Oui, vas-y, Madu. Une question de Rally50 qui demandait des nouvelles de la visite de l'usine Mercedes par Christian Horner. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, Christian Horner a acheté un, un, un lot lui permettant de visiter euh, l'usine Mercedes. Mais a priori, ça ne se fera pas puisqu'il existe dans les contrats euh, un, une clause, dans, les, dans le règlement, une clause qui dit que euh, un membre d'une équipe adverse ne peut pas visiter une équipe de fanine d'une autre équipe donc euh, ça devrait ne pas pouvoir se faire espérons Genre. quand même aller un petit coup de com franchement ah, un serait petit beau. coup de marketing rigolo après deux équipes où ils viennent euh, voilà et ouais, ce, serait, ce serait chouette moi, je trouve christian bon. que, que toto remettre la, la maquette de la forme de la f 1 de Merced <rire> <rire> voilà, on te donne notre modèle c'est ouais, <rire> marrant ouais. voilà un truc drôle quoi moi, qui bah, il pourrait ce serait chouette après l'année euh un enfin, enfin, femme qu'on a vécu ce serait plutôt cool que... Les visites d'usine ça se fait de toute façon euh, de manière régulière hein. je viens n'importe quelle fan bon pas n'importe quelle fan parce qu'il faut quand même pouvoir y accéder mais euh, très souvent il y a des possibilités de visiter des des usines de F1 évidemment on vous montre pas on montre pas tout euh, mmh. et si Christian Horner peut visiter l'usine évidemment il ne verra pas tout par contre mmh. ces gens-là ont un œil tellement euh, expert grand ouvert qui savent comment sont organisées les choses, pourquoi on a mis tel bureau à cet endroit-là, pourquoi voilà, mmh. des choses toujours à déduire sur une organisation. Vous pouvez pas tout cacher non plus, mais vous pouvez au moins déduire des choses. Alors moi je veux dire effectivement ça ce genre de choses-là, on peut les montrer parce qu'il y, y a quand même un, pas oublié qu'il y a un transfert de personnel constant entre les équipes de F1, tout le monde mmh. sait comment qu'elles sont comment s'organiser les bureaux de Mercedes, tout le monde sait comment s'organiser les bureaux de Red Bull, tout le monde sait, voilà. Ça n'arrête pas de, de bouger d'une équipe à l'autre, surtout en Angleterre. Je veux dire, on peut pas garder des, des, des, des pièces secrètes euh, très longtemps, bon, en Formule 1. quoi Donc, il y aurait pas grand-chose à, à perdre de, de, de côté de Mercedes, de, de refuser ça, en tout cas. Ce serait chouette qu'il fasse une visite mais la cafétéria, la salle des trophées et des trucs totalement euh, qui n'ont aucun intérêt mais ce serait voilà, je trouve que ce serait extrêmement drôle euh ou Toto Vol qui voilà qui lui remet euh, en arrivant euh, tiens une caissette de Monster pour euh, pour le dans l'usine enfin voilà. On voit il, il peut faire plein de choses. Si vous avez besoin n'hésitez euh, pas à m'envoyer un SMS, hein, je peux vous organiser. Et voilà, on s'arrange. Ah, euh, il y, y a pas de souci mais voilà, ce serait, ce serait assez drôle. Ah, Algerri, le trophée ça peut être sympa. Il refait un faux trophée pour le titre pilote qu'il aurait dû avoir normalement. Ah, là, la place là, elle est prête. De... <rire> Vous l'avez volé. Ah, c'est pas bien. Voilà, un simulateur <rire> où tu mets un faux jeu dedans, enfin voilà, tu peux faire ah, plein, ouais. de... plein de trucs qui seraient vraiment euh, vraiment <rire> très <rire> bon trophée fictif <de> Aston 2021. <rire> Et ah, Horner vient avec le, le la décharge de, de Verstappen à l'hôpital, genre comme quoi il peut sortir, tu vois. On l'encadre, on l'encadre, et ça c'est 51G, connard <rire> là, là, ce serait drôle, là, ce serait la bonne audience La visite qui fait dans Pugilat, quoi La visite Pugilat, ça tourne mal <rire> oh, mais, mais ils, f... ils imaginaient un truc super drôle, mais ils préviennent pas les les gens sur place, et puis ils marchent d'un couloir, et puis ils hey, vu, c'est autre compte chez Red Bull, là, et t'en recours <rire> Ils veulent <Ils rire> venir chez nous <rire> !» Mais qui a accepté ça tu se fait cracher dessus pendant qu'il marche, et tout, enfin, incroyable Il se <rire> <rire> Oh faire, mais... On a échangé nos mamans vous savez Ils échangent le, de, de, de patrons de... <rire> <rire> Toto chez Red Bull <rire> le <lendemain. rire> Ah j'imagine une, une réunion entre Toto Wolf et Elmoud Parco <rire> Oh y merde C'est un... ah, fini avec pas, crois, qui dit en juste en fait. ces cas de ouais c'est sûr Je supporterais pas C'est euh... trop <rire> Ça c'est Christian C'est notre nouvel employé à la cafétéria <rire> <rire> oh, Ce serait extraordinaire Il dit... me rappelle quelqu'un lui et là et là aujourd'hui Christian va découvrir le contrôle qualité. pour l'équipe le contrôle qualité c'est crucial mais attention il faut pas que je sois trop précis sinon on ne verra pas. J'aime ça dire. Et sinon le, le bargeboard pourquoi vous l'avez euh, courvi à ici à cet endroit-là euh... je demande juste je suis fan de F1 c'est tout, il y pas de Ah moi, <rire> de moi, ce, ce PC de cette marque-là, je dis pas c'est de la merde hein. pour ceux qui en est. En ce qui est la référence, c'est <rire> <rire> j aimerais, j aimerais, non. Oh merde, le patron incognito Oh l'horreur absolue Ce serait vraiment génial Mais attendez, mais si on peut le faire David et Brivio Chez Alpine, et il le grime même pas <rire> Et personne le capte C'est ça, c'est pas le patron incognito C'est le patron inconnu en fait C'est ça <rire> c'est une nouvelle émission là, bon il Je, suis David. Je suis David et Brivio il est encore là... Là, il a parlé dans le, dans le comité de Alors... d'Alpine Academy donc, Academy. donc on a oui, bien plan, bien. il est encore plan tu entends une voix qui fait mais c'est pourquoi il y a le patron de Suzuki chez nous C'est ça ils vont, ils vont prendre le téléphone et dire regarde c'est le mec de chez Suzuki <rire> mais et on est pas chez Suzuki donc c'est pas patron à Kodito qu'est-ce qu'il fout là enfin, une moto une moto pas, hybride <rire> c est c est perdu de vue nous dit que... <rire> il y a chaque praden tu Aujourd'hui David Debrieux. <rire> ça, ça, ça fait 2 ans qu'on vous avait Marco Matelchi a perdu de vue. Oh, ah non, on l'a trouvé récemment. Non, on l'a trouvé chez Astana Segunda, oh, ouais, Gonda, ouais Je pense qu'il était coincé dans un placard depuis quelques temps. En fait, ils n'ont pas laissé sortir, mais je vous dis que j'ai contrôlé, j'ai dirigé l'équipe. C'était c'était moi. Auraient, vous aurez auriez Vous auriez pas trop de faire ici. Les gens charismatiques normalement quand même. J'entends Stéphane ou Domenico, Maurizo il va péner. Cette suite là, non <rire> J'ai tenté de <rire> Quelqu'un sait ce qui est devenu Mauricio d'ailleurs ou pas À Mauricio, lui, j'ai aucune. Alors là par contre euh... Non, non non, je crois que je crois qu'il il fait des enfin il en a des investissements, des trucs comme ça mais il vit sa meilleure vie loin des caméras, je pense. Voilà, je pense qu'il est pas mécontent euh... de, de ne plus être dans ce, ce tourment <rire> constant qui est, euh qu'il fallait entendre la Juventus, nous dit euh, le bizarre. Ah oui, oui ah, c'est vrai. vrai. Oui, oui, oui. Ah oui, c'est euh, vrai. Voilà. Ouais, effectivement, il s'est retrouvé... Euh, il voilà. Apparemment, il serait... Euh, la... Enfin, oui, je sais bien. Il serait la il Juventus. Il y a quand même une page morizuare iva sur le site officiel de la Juventus. Donc, à un moment donné, lit correctement <rire> du Forest. Euh, il est chief executive officer, CEO... De la ouais, il est BDG, en fait Oh merde. pas trop incognito le mec est PDG ah. l'un des plus grands clubs de ça, foot ça montre, ça montre que notre spécialité c'est bien l'AFA et pas le foot parce que franchement ah, ça, ça, ça, ça, je pas du tout et on remercie d'ailleurs tous ceux qui suivent ce soir qui sont en train de regarder PSG Madrid ouais. oui c'est ça oui. en fait vous doutez très bien qu'on ne connait pas le foot vu qu'on n'est pas rivé sur PSG Madrid donc à un moment donné euh... c'est ça ah, oui. Voilà. Et, et merci le Blizzard qui, par contre, lui a tout de suite compris où on en était, puisque il dit Juventus au début, puis Juventus de Thura, oui, parce que là, quand mmh. il, faut, il faut descendre... <rire> la, fois... Fois, la fois suivante, c'était club de foot. Il t'a dit... Ballon <rire> oui, le... Donc, il était... Euh... donc il... Ouais, en, en gros, il a... À partir du 1er juillet, il a euh, assumé ses, ses, ses choses à faire dans le management, voilà. Et depuis novembre, il est le PDG de la Juventus Thura, quand même, merci vec il a quand même ouais, un bon poste c'est pas un petit poste ouais c est... C est, ça va quoi ouais, pour il... lui ouais c'est comme pour il une carte il était bien arrivé les bonnes parties hein <rire> ah bon après c'était ça quand il arrivé pour arriver à primo il faut arriver à bené c'est ce qui est toujours dit Enzo Ferrari <rire> et 17 millions de personnes dans le monde du sport automobile mais bon on, on donne à Enzo Ferrari toutes les euh, toutes les grandes citations comme ça euh Bon, en tout cas voilà, on, on essaiera de vous donner des de nouvelles de David Ébrivio bien sûr qui on la vie continue de vivre sa meilleure vie puisque voilà, comme la visite. Qu on a, on pointer... a eu des nouvelles cette semaine, il a parlé sur le dans le communiqué de l'Alpine Academy. Non. Donc il est Et encore est... là. Il a, il a été confirmé de l'Alpine Academy du coup. Ah oui oui, oui non, parce que en fait il y a Laurent aussi qui lui court après dans tous les bureaux pour essayer de le virer mais il arrive pas à le trouver <rire> lui. <Blévia> <rire> <rire> il est où celui-là prenez l'avion pour le Japon vous devriez le trouver à mon avis une carte postée avec l'adresse de l'usine Suzuki mais il doit être là-bas la carte au trésor <rire> pour, pour aller le chercher à ma maths on va pas son recommandé pour... <rire> ça, ça, ça fera dirait. un bon épisode de Dread Survive avec Laurent Rossi qui va au Japon pour retrouver David Ebrigio <rire> <rire> ah <mais>, rendez-vous <rire> rendez compte de la gueule c'est con que l'intersaison touche à sa fin <rire> Vous si pouvez faire une vraie intersaison de 3 mois un vrai truc pour qu'on puisse créer du contenu complètement con nous, ça nous arrangeait ouais. beaucoup ouais, On a pas le temps c'est chiant Parce que là voilà c'est très compliqué On oui, va faire la dernière demi-heure du, du Grand Prix Talk voilà. <rire> On se lâche Ce serait n'importe quoi ça. Comme d'habitude c'est normalement on fera nos pics d'audience parce que c'est compréhensible bien évidemment <rire> euh, Mais en parlant de nom, alors c'est con parce que voilà, je disais les choses mais c'est vrai qu'il faut se rappeler parce que faut se mettre en en, en maintenant aussi donc Zafneor va peut-être à l'échelle Pine, c'est pas encore annoncé mais voilà c'est secret de de À la place de Stodmartin, on aura quand même Mike Crack. Je vais pas m'en remettre de ce nom, moi je suis désolé bien, Mais Mike Crack euh voilà, chercher sous ça peut dire en, en argot britannique vous allez pas être peut déçu. Euh, et j'ai découvert en lisant d'Exane quand même que donc Mercedes F1 accueille deux nouveaux jeunes pilotes, alors il y a euh, Luna Fluxa qui donc une jeune pilote euh, du quartier, mais par contre... Et Daniel Guichard <rire> J'ai lu, j'ai lu Daniel Guichard ah, pareil, vu moi, moi, Daniel Guichard, hein Et franchement, j'ai trouvé ça formidable euh, ben bon, Briand, je... la semaine prochaine <rire> C'est ça Je me suis dit, les mecs, ils ont recruté Daniel Guichard Euh, on peut en faire 45 minutes dans un resting café nous un jeudi J'ai vraiment dû y deux fois en plus, c'est ça le truc. Mais donc là, voilà, c'est Daniel Ginchard ou Ginchard, euh, qui sera là mais comptez <rire> sur moi pour l'appeler Daniel Ginchard s'il arrive en fin d'ici 7 ou 8 temps parce qu'évidemment ce sera extraordinaire. Euh Jean-Pierre laissé... ça J'ai presque envie de faire un mode motersport madure où tu mets que les noms de chanteurs doit doit voilà, ouais Jean-Pierre Madère, Soné Charzen. Enfin, voilà des trucs des trucs quoi un petit peu. Euh, mais en tout cas, bah voilà, on, on a hâte de voir Mike Crack et, et Daniel Guichard en en fort bien prochainement. Ça sera, ça sera très très chouette. Bon messieurs, on est là depuis deux heures, je pense que c'est pas mal et je pense qu'on a euh, euh, et dit des choses très intéressantes et parler d'El de Ghichar du coup. Donc voilà, c'est encore à, voilà, vous voyez euh, on, on brasse toujours <rire> ça là. Pour se divertir ce Oui Oui Paul Effectivement Oui Bonsoir Oui, oui. oui La Stone Martin est jolie Oui d'accord la... Oui mais c'est un petit peu tard Peut-être pour n'a pas pu des... être avec nous ce soir Voilà Il profite ouais. évidemment Des dernières épreuves Des Jeux Olympiques euh, Il a quand même la chance D'être sur place Donc ce serait dommage De ne pas, euh, <rire> pas en profiter De passer son lundi soir A à... être avec nous non, On salue Paul Et on espère que ça marchera mieux Dans les euh, prochaines On retente mardi prochain Alors on retente la connexion avec notre envoyé spécial bien sûr, mardi 20h30 donc on se retrouve pour le Grand Prix bien sûr, venez à, à jeudi aussi hein, à 20h30 pour le Racing Café on devrait partir sur 7 ou 8h vu euh, <rire> vu qu'on vient de réaliser quand même 2h sur la F1 2022 nous mm. on sait que maintenant il y a l'info de Daniel Guichard donc ça, ça peut être long, ça peut être très long donc <rire> venez jeudi euh, bien évidemment dans cette très belle émission de Racing Café, merci beaucoup Franck, merci Manu merci à toi, merci, merci à tous merci à vous, merci à tout le monde et merci beaucoup le chat, vous étiez très nombreux et très actifs, ça fait plaisir. Et on se retrouve à mardi prochain ou jeudi. Ciao Ciao, Ciao.